C'est de la météo maintenant sur RMC. La météo de votre week-end avec Valentin Maillot. Bonjour Valentin. Bonjour François, bonjour à tous. Un temps calme et ensoleillé à l'ouest, des averses et des orages à l'est. C'est la photographie de la France aujourd'hui. Ce matin, le ciel reste perturbé du Grand Est à la région Paquet sur les Pyrénées avec toujours ces averses qui persistent, même si ce sera un petit peu moins marqué qu'hier. On pourrait quand même entendre par moment quelques coups de tonnerre localement. Ces averses et ces orages qui resteront concentrés sur l'est du pays cet après-midi avec des pluies plus marquées et puis du vent jusqu'à 80 km heure en rafale sur le Languedoc, ailleurs des Hauts-de-France à l'Aquitaine ça reste calme avec de belles éclaircies. Cet après-midi les températures sont globalement de saison avec 22 degrés à Brest 23 à Cherbourg, 24 à Lyon et Biarritz, 25 degrés pour lîle clermont ferrand 26 à Strasbourg et Toulouse 27 pour Paris, Nantes et Bordeaux 28 degrés à Perpignan 29 à Marseille et puis le maximum ce sera pour Nîmes et Bassy avec 30 degrés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 C'est RMC, bonjour à tous, il est 6h et à 6h toute l'actualité c'est avec Claire dit bonjour Claire Bonjour, motivation encore inconnue du tireur de Munich, un jeune germano iranien de 18 ans qui se serait suicidé, le dernier bilan fait état de 9 personnes tuées et de 16 autres blessées hier vers 18h dans un centre commercial à Munich, les transports ont repris ce matin et la gare rouvert des bouchons en pagaille sur les routes de France premier chassé croisé de l'été conseil à suivre pour prendre la route tranquille la joie et les larmes de Romain Bardet, le coureur français qui a remporté hier en solitaire la 19 e étape du Tour de France. Il se hisse à la deuxième place au classement général. Dernier bilan, 9 morts et 16 blessés, dont 3 grièvement. Hier soir à Munich, peu avant 18h, les clients d'un centre commercial ont vécu l'horreur des tirs aveugles juste pour tuer. Avant de faire feu, l'assaillant a chargé son arme dans les toilettes d'un McDonald's où des témoins ont compris ce qui se tramait, comme le raconte cette mère de famille. Mon fils a vu dans les toilettes l'homme charger son pistolet. C'était un pistolet. Quand je suis sorti des toilettes, j'ai entendu comme une alarme. Boum, boum, boum. Il était en train de tirer sur les enfants. Ils n'avaient rien fait, les enfants. Ils étaient assis et ils mangeaient. Ils ne pouvaient pas s'enfuir. Et dans un premier temps, les autorités ont cru qu'il y avait trois assaillants, d'où la panique dans la capitale bavaroise, gare évacuée, transport en commun fermé, rue désertée. En fait, les policiers ont retrouvé un cadavre à un kilomètre du centre commercial et ils sont désormais convaincus qu'il s'agit de l'unique auteur de la fusillade. Mathias Tesson, vous êtes l'envoyé spécial de BFM à Munich. Que sait-on de cet homme qui se serait donc suicidé Eh bien écoutez, il s'agit d'un jeune homme de 18 ans avec une double nationalité à la fois allemand et euh, iranien. Il a dit qu'un depuis maintenant euh, plusieurs années était inconnu des services de police et il a donc agi seul alors que quelques témoins avaient affirmé avoir vu au moins euh, trois assaillants. Ce qui concerne ses motivations, elles sont encore floues à l'heure actuelle et un lien n'a pu être établi avec l'État islamique ou avec Cette autre attente a perpétré lundi par un réfugié afghan à bord d'un train de la région bavaroise, mais des perquisitions menées au domicile de ce jeune homme chez ses parents pourraient permettre à l'enquête d'avancer rapidement. Merci Mathias Tesson. Alors si la police dit ignorer les motivations du tueur François Hollande, dans son message adressé à Angela Merkel, parle lui déjà d'un acte terroriste. Si cette piste se confirmait, ce ne serait pas une surprise pour Philippe Gustin, ancien diplomate et spécialiste de l'Allemagne.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 Hillary Clinton vient d'annoncer qui sera son colistier deux jours avant l'ouverture de la Convention démocrate à Philadelphie. Il s'agit de Timothy Kane, un sénateur de Virginie, un état stratégique pour remporter l'élection présidentielle américaine. Déjà plus de 1600 signatures pour que la Légion d'honneur soit remise au héros du 14 juillet à Nice. À l'origine de cette initiative, Amin el -Bahi, un étudiant de Roubaix, directement concerné par le djihadisme dans sa famille, il souhaite ainsi pouvoir se rendre utile à mes yeux, c'était important de lancer cette pétition, d'abord parce que, contrairement aux précédents attentats, on n'a pas senti ce climat d'unité nationale. J'ai voulu lancer une démarche collective dans laquelle tous les citoyens puissent justement soutenir les trois héros. Ils ont eu ce courage pour aller affronter le terroriste, des héros qui méritent à la fois d'être remerciés par le peuple. Ma sœur a rejoint les rangs de Daesh en, en août 2014. C'est aussi une façon pour moi de m'inscrire dans cette démarche collective contre le fondamentalisme religieux et pour l'unité face à notre ennemi qui est Daesh. Amine Elbailly avec Aurélia Manoli. Christine Lagarde devant la Cour de justice de la République. La directrice du FMI devra répondre de négligence ayant mené au détournement de fonds publics dans l'affaire de l'arbitrage concernant Bernard Tapie. La Cour de cassation a validé hier son renvoi devant la justice. Déjà fini pour certains et cela ne fait que commencer pour d'autres. Premier chassé croisé de l'été sur les routes. Aujourd'hui, Bison Futé voie rouge pour les départs, orange pour les retours. Alors comment éviter les bouchons Les conseils de l'Auréline Savoie. Dès 7h, la circulation va être ralentie sur les principaux axes routiers. Bison Futé recommande d'éviter les contournements de Paris et Lyon entre 7h et 14h. En Ile-de-France, le secteur sud sera fortement encombré jusqu'à 15h. Si vous comptez prendre les autoroutes du nord de la France, n'hésitez pas à attendre 16h pour partir. Quant aux autoroutes du sud, évitez de les fréquenter entre 7h et 18h. La circulation s'annonce très compliquée en Vallée-du-Rhône, entre Vienne et Orange, sur la 9 en direction de l'Espagne, mais aussi sur la 10 vers le sud ouest. Dans le sens des retours, prévoyez des ralentissements dès 10h sur les principales autoroutes de la moitié sud du pays Et dès midi dans le nord, un conseil, partez au plus vite ou attendez après 17h Et info trafic dans une heure sur RMC Le panache et les larmes de Romain Bardet qui a signé hier la première victoire française sur le Tour. Cette année, l'Auvergnat s'est imposé en solitaire à l'arrivée à Saint-Gervais et se hisse ainsi à la deuxième place au classement général. Un véritable exploit qui a presque laissé sans voix son directeur sportif, Julien Judry. Les mots, comme d'habitude, me manquent et c'est vrai que Romain voulait faire la descente et nous on lui disait, on lui disait le contraire, de ne pas faire la descente, parce que ça tombait dans tous les sens. Et voilà, la, sa fougue, son tempérament de champion, euh, bah, il a bien fait de s'écouter. que Même si après, dans la montée, il n'y avait rien de fait, on a vécu quelque chose d'extraordinaire. De, Julien Jourdi au micro RMC de Pierre-Yves Leroux. Aujourd'hui, dernière étape dans les Alpes avant l'arrivée sur les Champs-Élysées demain bien sûr. Au programme 146 km à parcourir et 4 cols à franchir entre Megève et Morzine. Alors le vainqueur d'hier peut-il se maintenir sur le podium Robin Bardet veut y croire. Ça serait la consécration à Paris si j'arrivais à maintenir une deuxième ou une troisième place. Euh, les jambes sont bonnes, je pense que ça peut être la bonne année, mais voilà, je m'apprête à souffrir. Toutes ces émotions, il va falloir les digérer, mais vous savez, on pratique un sport tellement difficile. On lit sur les visages une certaine souffrance de, de tout le monde. et faut se dire que ça va être difficile pour tout le monde et que tout le monde a hâte de voir Morzine. Romain Bardet avec Yann Péchral. La Russie sera-t-elle présente au JO de Rio Réponse demain du Comité international olympique. On savait déjà que les athlètes russes seraient interdits de JO pour cause de dopage. Quid des autres sportifs Hier, de nouveaux cas de dopage ont été annoncés. Des cas positifs au JO de Pékin et de Londres. Alors comment détecte-t-on ce dopage des années après les contrôles Les explications de Kevin Chifflet. Depuis les contrôles, les technologies des laboratoires ont évolué. Certains produits indétectables il y a quelques années le sont désormais. Cette évolution permet maintenant de retrouver les produits interdits dans les échantillons. C'est le cas pour ces 45 sportifs contrôlés lors des deux Olympiades précédentes qui s'ajoutent à une première série de 53 sportifs contrôlés positifs à Pékin et Londres. En tout, 4 à 6 sports et une dizaine de nations sont concernées. On ne sait pas s'il y a des Français. En tout cas, cette nouvelle affaire va remettre en question la participation de ces athlètes aux Jeux de Rio. Et ce n'est pas fini. De nouvelles analyses d'échantillons prélevés à Pékin et Londres sont prévues par le CIO. En Formule 1, qualification du Grand Prix de Hongrie, cet après-midi à suivre, bien sûr, sur RMC à partir de 14h pour l'heure 6 h 8 Et tout de suite, François Sorel, les experts, mais tout de suite, un euh, détour par les courses. Bonjour Claire. Bonjour oui. François. Thiers, carté, plus cet après-midi à Honguin. Sébastien Daras retient le 11, Altesse du Mirel et le 13, Very Nice Marceau. Brahim Asloum reste fidèle au 8, Valco Genila. Et Laurent Guédard quant à lui, retient le 15, Thiego Détang et le 10, Unis de Gaze. Le 11, le 13, le 8, le 15 et le 10. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès, comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non sur Daxé. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan. Les 6h09, bonjour à vous toutes et à vous tous, et bienvenue, c'était RMC, c'est le week-end des experts, ravi de vous retrouver. On va passer ce samedi et dimanche ensemble, vous le savez, 6h10, euh, avec les quatre experts que vous connaissez, les animaux et l'automobile demain, Laetitia Barlerin, Jean-Luc Moreau, tout à l'heure la maison avec Christian PC. et on va débuter par le jardin avec une thématique commune finalement. Euh, ce matin, ça sera l'eau. On va parler beaucoup d'eau. Euh, tout à l'heure avec Christian PC entre 9h et 10h, on va évoquer justement l'eau qui est un bien précieux. On le sait, euh, la récupération d'eau de pluie, euh, l'eau du puits aussi ou de forage. Pourquoi des écarts de prix d'une ville à l'autre en matière de mais voilà d'eau, de, c'est vrai La qualité sanitaire est-elle toujours garantie Est-il intéressant aussi de récupérer l'eau de pluie, par exemple Peut-on l'utiliser Voilà, on parlera de l'eau tout à l'heure entre 9 et 10 avec Christian et bien sûr toutes vos questions bricolage Maison Déco. Mais pour débuter... C'est notre rendez-vous jardin avec Patrick miu -Lane. Bonjour Miu-Miu Bonjour François, bonjour à tous et très très bienvenue dans notre jardin maintenant qui est l'apogée, qui a chaud, <rire> qu'il voilà, qu faut arroser. Oui, qui y a chaud parce que justement, juste voilà, <rire> euh, ça, ça, ça sera, oui, puisque je disais une spéciale eau. On va évoquer entre 7 et 8 tout à l'heure l'arrosage pendant une heure avec un spécial arrosage. Voilà, un spécial arrosage. Alors c'est vrai qu'on ne on, on s'attendait pas, tôt, enfin si, euh, mais après le printemps qu'on a eu, qui était vraiment... Euh, Un printemps noyé, on va dire. On pourrait imaginer que les plantes du jardin, bah, elles ont suffisamment, elles ont fait des réserves et tout ça. Bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, l'eau percole, elle rentre en profondeur et à bout d'un moment, bah, le, les couches superficielles du jardin, bah, il n'y a plus assez d'eau. Donc, en ce moment, il faut arroser. Et puis, à forcerie, quand on cultive dans des pots, oui. ce qui est très très fréquent, eh bien, les plantes manquent d'eau. Moi hier, wow, je rentre. Là. Nous, on a une plante alerte. C'est. L'hortensia, tous les hydrogéas ça vous baisse du nez, mais ah oui, vitesse. Vitesse oui, oui. c'est l'indicateur. Ah, en fait. Voilà, ça. Moi, dès que je vois les, les feuilles <rire> de l'hortensia, ils, ils commencent à faire à la référence. Hop, on sait bon. qu'il faut arroser. Voilà. Eh bien, on, on évoquera l'arrosage tout à l'heure, surtout en ces, en ces périodes un petit peu chaudes. D'ailleurs, on retrouvera la météo du jardinier dans une grosse demi-heure. Est-ce qu'il va continuer à faire très très chaud Bon, on verra. Non, avec mais Enfin, on est revenu à des On va dire, des, normal, des rythmes normaux Et puis bien sûr, toutes vos questions jardin Dès maintenant, hein, ça c'est le plus important Vous pouvez joindre notre expert Patrick Mulan Profitez-en parce que la semaine prochaine Il n'y aura pas d'émission jardin, ce sera le Grand Rush J'aurai le plaisir d'être avec vous Là on se rend plein cœur du Grand Rush 2016 euh, Voilà que j'aurai le plaisir d'animer Entre vendredi euh, 14h Et samedi 20h Et puis les semaines d'après, durant tout le mois d'août Il n'y aura pas de rendez-vous week-end des experts Avec les JO, ah là, y puisque quoi. vous le savez, RMC vous fera vivre ces Jeux Olympiques euh, comme jamais. Il y aura euh, des matinales spéciales JO et nous serons de retour à la rentrée, bien entendu. Voilà, vous savez tout. Soyez les bienvenus. C'est parti pour ce week-end des Experts Jardins et on accueille Pierre pour débuter. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Jean-François. Bonjour jean François bonjour, ah bon, Pierre. Pierre tout court. <rire> François oui, Toutcourt et Patrick. Oui, oui, bonjour Pierre. C'est pas, pas grave, oui. c'est pas grave. C'est pas grave. Alors voilà mon, mon problème. J'ai des rosiers, et donc des rosiers anciens avec des petites, des belles fleurs roses, et qui sentent très bon, et je pense que ça doit servir à faire du parfum. Bon. Et je les ai vus dépérir, et puis euh, je me suis approché plus près, parce que d'habitude j'arrose, bon, c je fais pas très attention. Et les tiges étaient recouvertes de petits euh, escargots coniques, mais par poignées. Oui. Alors je les ai fait tomber. Bon, euh, ils ne remonte pas. Ce que je fais tomber ne pas. Mmh. J'ai mis d'antilimaces. Et puis, bon, les rosiers ont, ont l'air de repartir. Mais je, ces petits escargots, il y en a partout. Et entre autres, dans les Agapantes. Alors là, des poignées euh, incroyables. Vous, habitez, vous habitez où, euh, Pierre euh, Le muit dans le Var. Oui, c'est ça. En fait, parce que bon, là, vous... vous... Vous annoncez, en fait, vous, vous décrivez très bien d'ailleurs un, un petit escargot euh, qu'on appelle le cornet. Euh, méditerranéen ou le cornet étroit, alors euh, ça s'appelle euh, oui. Cochlicella Barbara ou oui, Cochlicella oui. Acuta, sont des, des petits escargots euh, qui vivent en colonie, hein, et qui sont oui, localisés euh, dans notre pays, euh, même d'ailleurs dans l'ensemble de l'Europe, essentiellement sur les zones littorales. Alors, euh, Cochlicella Acuta, lui, il est un peu plus répandu, il va jusque dans les pays de la Loire, par exemple, il va jusque dans Picardie, mais par exemple dans le centre-France, ou dans l'est de la France, on a a absolument pas, et euh, c'est un, un, euh, un petit escargot qui, bon, évidemment, comme tous euh, les gastéropodes euh, se nourrissent de végétaux, et quand ah oui. ils sont très très nombreux, évidemment, ils peuvent poser euh, quelques problèmes. Alors, la difficulté, elle vient que cet escargot vit essentiellement sur les parties aériennes de la plante. Et donc, il pond sur les parties aériennes, il naît sur les parties aériennes et oui. il ne va pra oui. pratiquement jamais au sol. Ce qui fait oui. que vous pouvez utiliser tous les antilimaces de la planète comme oui. il ne rampe pas sur le sol, à l'instar des limaces, eh bien oui. il ne va pas être en contact avec le produit et donc on n'y arrive pas. Malheureusement, oui. j'ai n'ai pas vraiment d'autre solution. Alors, on pourrait imaginer, on peut tenter le coup, hein. alors faites-le de manière, on va dire, un petit peu ponctuelle sur un endroit où il y a beaucoup d'escargots, mais pas sur l'ensemble de la plante pour voir ce que ça va faire, parce que moi je vous préconiserais, par exemple, d'utiliser l'huile de colza, qui est vendue de plus en plus euh, comme huile insecticide euh, au niveau euh, du jardin biologique. L'huile de colza a la particularité donc de créer des pellicules étanches sur les individus euh, qu'elle... Va recouvrir. Mettre oui, de l'huile de colza de, de cuisine. L Huile de cuisine. Alors, vous pouvez utiliser de l'huile de cuisine si vous voulez, sauf que euh, la, la particularité de l'huile de colza qui est vendue en tant qu'huile insecticide, c'est qu'il y a quand même quelques adjuvants oui, oui, euh, qui, qui euh, renforcent quand même l'efficacité, même si euh, ils ont. Non, mais y dans une jardinerie. Voilà, ouais, vous l'aurez dans <rire> une jardinerie. Alors, vous pouvez aussi peut-être alors là je mets plus de bémol mais pourquoi pas euh, tenter euh, les, ma les macérations de piment euh, quand vous lisez la littérature américaine mm -hmm. Euh, on se rend compte qu'ils utilisent de plus en plus justement donc des concentrés à base de piment pour éloigner les indésirables sur les plantes. Alors ça les tue pas forcément, mais ça leur donne des, des contacts particulièrement désagréables et ils vont aller euh, voir ailleurs. Parce que sinon, il euh, y a vraiment pas de genre par exemple quoi Tabasco, des trucs comme ça. Oui, ou alors, carrément, vous achetez, vous savez, alors, le truc, le, le pire du pire, c'est que <rire> vous, a, vous achetez des petits piments oiseaux secs, là, des piments de cayenne, on trouve ça dans tous les, tous les magasins, et vous prenez un tube entier, et vous allez mettre ça à macérer. Alors, soit vous le macérez, d'ailleurs, pourquoi pas, dans un litre d'huile de colza, Oui. Vous faites de l'huile pimentée pour les pizzas, <rire> vous voyez, et vous allez, c'est l'huile à escargot. Faut que ça m'assère quand même euh, une bonne huitaine de jours pour qu'il y ait vraiment euh, tout, toute le. Euh, la, la capsicaïne là, la, ce, qui, ce qui fait piquer euh, qui ouais. va se, se défaire et, euh, ou alors même carrément dans, dans de l'eau pourquoi pas si vous voulez le pulvériser euh, plus facilement donc tentez ce truc là parce que ça devrait pouvoir avoir une bonne efficacité ouais. euh, en revanche je voulais euh, signaler que ce petit escargot donc, est un autre intermédiaire pour un ver intestinal qui infecte principalement les rongeurs donc les, les rats, les souris mais aussi les oiseaux et notamment les canards mais qui peut aussi être présent chez l'homme, très rarement. Donc, si vous avez, par exemple, des légumes qui sont infestés avec ces petits escargots-là... Euh nettoyer, nettoyer, nettoyer parfaitement ou même éviter la consommation parce qu'on ne sait jamais, on va dire, moi je ne suis pas un grand fanat du principe de précaution mais quand même dans ces cas là, euh, ça serait quand même pas trop sympa d'attraper ouais. une maladie à cause de, de ces petits escargots voilà ce que l'on peut dire là dessus euh, c'est embêtant euh, mais ouais. <rire> c'est comme ça C'est vrai qu'en ce moment, les rosiers, c'est pas la c'est pas la fiesta au idiome, etc. Enfin bon, voilà, on dit y ah, oui. Et oui, oui, oui, oui, oui. Tiens, tiens, tiens, Alors, vous savez quoi euh, On n'est pas le seul à avoir des problèmes avec les rosiers. Pierre, on l'a eu à l'instant. Paulette aussi, elle a un souci avec son rosier. On va le retrouver dans un instant, Paulette. Paulette nous a appelé au 32 16. Et je vous rappelle que vous pouvez joindre Patrick Muellen ce matin en non-stop. Profitez-en. Notre jardinier répond à toutes vos questions le 32 16 ou bien par mail jardin-rmc.fr Laissez-nous votre numéro de téléphone si vous le joignez par mail comme ça on vous rappellera au plus vite A tout de suite Le week-end des experts sur RMC Votre jardin Seul contre tous Je cherche à savoir pourquoi les gens sont morts L'histoire vraie controversée de l'homme qui a défié la NFL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 La météo dans une dizaine de minutes, avec aussi, bien sûr, un point sur l'actualité, avec Claire Cecaghini. Vous êtes au cœur de ce rendez-vous, jardin sur RMC. Bienvenue à vous toutes et à vous tous et bon réveil aussi. Et on salue tous ceux qui travaillent en ce samedi 23 juillet 2016. Euh, on enchaîne tout de suite avec vos questions et c'est Paulette que nous accueillons. Bonjour Paulette. Bonjour messieurs, bonne bonjour. Bonjour Paulette. Bonjour, bonjour. Bienvenue avec nous. On vous bonjour. écoute, Paulette, on vous écoute. <rire> Oui, j'ai des rosiers pierres de ronsard L'année dernière, j'avoue qu'ils étaient magnifiques. Et là, quand ils ont commencé à fleurir, c'est là qu'on a eu l'alternance pluie et grande chaleur. Et ils se sont mis à attraper des taches brunes sur les feuilles. Les fleurs ont séché. En gros, c'était l'automne avant l'heure. Et là, j'ai regardé ce matin. Ils ont l'air de vouloir reprendre un petit peu du poil de la bête. Mais je voulais savoir si je devais couper les branches qui avaient séché ou si je pouvais traiter. Non, non, alors euh, votre question est vraiment intéressante, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes réagissent comme vous. Alors moi j'ai regardé la photo que vous avez envoyée, euh, effectivement, il n'est pas joli joli hein. Euh, actuellement. On, on a. Alors il y a, y a quand même une chose qui m'a interpellé on a l'impression qu'à un moment donné, il a manqué d'eau. Euh, parce... Enfin, Ou alors euh, il enfin, y a, y a, y a, y a été comme brûlé. Alors c'est vrai qu'il est le long d'un mur qui, a, qui est assez clair, et que dès que vous avez des températures très très élevées, il doit y avoir un, une sorte de réverbération qui favorise le dessèchement du feuillage. Mais Bien entendu... Bah, il est sud-sud-ouest, en fait. il ouais, oui. la pluie ou le soleil. <rire> voilà. Non, non, mais euh, là, manifestement, effectivement, et bon, il a souffert de quelques maladies cryptogamiques, comme euh, mmh. c'est le cas de pas mal de rosiers actuellement, parce que c'est l'alternance de pluie, donc d'avoir une forte hygrométrie, plus de chaleur, favorise évidemment le développement des maladies cryptogamiques. Alors, dans votre cas, votre question, elle est intéressante. Je disais pourquoi Parce que on est souvent tenté de traiter lorsque les symptômes sont apparus. Or, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire, parce que tous les produits de traitement qu'on a, et aujourd'hui on n'a plus grand-chose, hormis la bouillie bordelaise au niveau fongicide, sont préventifs. C'est-à-dire qu'il faut les utiliser lorsque les conditions climatiques sont favorables au développement des maladies, et avant qu'elles apparaissent, parce que ça va empêcher la propagation du champignon. Dans votre cas, il faut utiliser non pas un pulvérisateur mais un sécateur parce qu'il va falloir retailler tout ce truc là donc évidemment euh, ce qui est intéressant c'est ce que vous dites c'est qu'il y, y a des démarrages nouveaux donc il faut couper au dessus de ces démarrages de manière à favoriser la montée de sève sur ces jeunes pousses et éventuellement si on se retrouve dans des conditions un peu orageuses donc de la moiteur etc dans ces cas là, appliquer une bouillie bordelaise euh, à ce moment là pour Éviter une nouvelle rechute. Essayer autant que faire se peut, mais c'est vrai que le rosier il est important et puis euh, les feuilles il y en a beaucoup qui sont abîmées, mais de ramasser pratiquement tout ce que vous pouvez comme, euh, comme feuilles abîmées, comme feuilles malades, etc. de manière à Éviter de transmettre la maladie parce que c'est souvent les spores de ces maladies qui sont sur les feuilles et puis comme ça s'enterre sent, ça dans le sol, ça va hiverner tranquillement et ça reviendra en masse au printemps prochain. Donc ça, c'est vraiment un travail prophylactique à faire. Donc de bien, bien nettoyer votre rosier et puis d'éliminer tout ce qui est, tout ce qui est abîmé, tout ce qui est malade. Après, euh, Bon, pour l'instant... Derniers... dans ah ouais, que là... je, je je Rebonne question, évidemment, évidemment, on ne met jamais à composter des éléments qui ont été malades ou qui sont suspects, parce que pour obtenir un bon compost, il faut avoir des ingrédients de qualité, et surtout ne pas mettre des choses malades, parce que c'est la meilleure façon de transmettre de nouveau la maladie, bien évidemment. D'accord. Euh, J'aurais une petite question en Allez -y. plus. Allez-y. Allez-y, euh, On m'a offert il y a quelques années une plante grasse. Ça ressemble, c'est une boule, ça ressemble à une pomme de pin dont on aurait retourné les écailles. C'est magnifique, ça brille. J'ai l'habitude de, de mettre mes plantes d'intérieur euh, tout l'été à l'extérieur, oui. tout abri. Oui. Et donc la tête a pris du poids, a pris de la vigueur, mais alors le tronc, il est tout, il porte plus en fait. Alors est-ce que je peux l'enterrer plus pour le rendre plus costaud je dois tout errer? J'avais envoyé non. un autre message avec ça, avec la ah, photo. Ah, tu a comme une, une rose des vents, en fait, ah, la plante. Oui, oui, ouais, c'est un aéonium, sans doute. Moi, je n'ai pas vu hein, ça, alors malheureusement, oui, je l'ai pas vu. Oui, non, mais c'est ça. Pas... Euh, bon, moi, je ne ferai pas ça parce que le, la problématique c'est que évidemment euh, ce que vous appelez un tronc c'est pas exactement un tronc en fait c'est jamais qu'une tige et cette tige oui. elle n'aura jamais la rigidité d'un arbre de c'est pas ligneux. Donc si la plante elle devient trop dégaindée euh, donc il faut plutôt et rebouturer les rosettes. Donc vous avez donc ces, ces espèces de, de boules que vous appelez de, de feuilles. Donc il suffit de la Je couper. J'en ai qu'une, en fait hein. Ah, il n'y en a qu'une, il n'y en a pas plusieurs, parce que généralement, ah ça non, se il y a ramifie. Euh, bah, ouais. Le problème, c'est que si vous, enterrez, si vous enterrez cette tige, elle va pourrir. Donc ah ça, ouais. c'est un truc qu'on ne fait pas. Où, euh, à ce moment-là, vous tuterez, c'est tout. Ok, ouais. d'accord. Parce que euh, non, non, quand, quand ça se ramifie, à ce moment-là, ouais. on fait des boutures avec les rosettes. Non, c'est un, une tige avec une grosse boule le... magnifique au-dessus, ouais. toute, toute, toute, toute verte brillante, superbe. Mais le tronc, j'ai l'impression qu'il ne suffit plus, quoi. Ah oui, bah... Il est trop faible. Ah oui, ça... est trop faible. Bah, bah vous tuteurez. Vous tuteurez, oh. vous tuteurez. Allez, un, un petit tuteur. tuteur. Merci, bonne <rire> merci, bonne journée. Merci à vous, Paulette, et bonne journée. Au revoir. Le 32-16, jardin N'hésitez pas à nous appeler. Hein. Vous euh, pouvez passer en priorité ce matin. 32-16, vous posez votre question, Jardin. Et Patrick qui y répond très vite. On accueille Eric maintenant. Bonjour, Eric. Oui, bonjour. Bonjour, Eric. Bien Bienvenue, Eric. On vous écoute. Euh, oui, j'ai... J'ai fait des petites tomates cette année, elles commencent à rougir, commencent à rougir mais bon, j'ai commencé à en manger, elles sont un peu farineuses. Oui, ah. mais c'est vrai que ça n'a pas été... C'est une, va, une variété que vous avez l'habitude d'utiliser, de, de, ou c'est une nouvelle variété que vous êtes, vous expérimentez pour la première fois Ah ben non, j'ai mis plusieurs variétés de tomates, et toutes celles que je cueille... Euh, parce que elles, elles sont toutes euh, pareilles Elles sont plus ou moins pareilles ou oui, bah, ça, moi, moi, je pense que ça vient de la chose suivante, c'est qu'on a eu, euh, faut pas remuer le couteau dans la plaie, mais quand même un printemps particulièrement bizarroïde, et puis ouais. surtout, euh, qui était, qu était froid, qui était très très humide, etc. Et ce qui fait que les tomates, elles ont eu un mal de chien à se développer, et elles se sont mises à fructifier très tardivement. Et je pense donc que la mise à fruit s'est faite trop lentement, Et que au lieu d'avoir donc un fruit qui est bien gorgé d'eau, qui a pompé, etc., mmh. eh bien on a quelque chose qui est un peu une sorte de concentration et qui fait que pour nous le goût est pas bon, alors que la tomate elle, elle elle elle fait pas un fruit pour nous faire plaisir, elle fait un fruit pour faire des graines et pour pouvoir se multiplier. Donc dans dans le cas présent elle fait un fruit donc qui concentre un maximum d'énergie pour pouvoir avoir des graines de qualité et euh, au dépend de la, de la qualité gustative. Mais euh, bon... Je dirais que ce qu'il aurait fallu faire, mais c'est vrai que c'est toujours un crève-cœur, oui. ça aurait été de supprimer euh, ces premières tomates ah oui. de manière à favoriser celles qui apparaissent maintenant. Mais vous pouvez encore le faire. Moi, je dirais que si vous avez des tomates euh, qui sont un peu en bas des tiges, enfin les premières tomates, vous pouvez les éliminer, favoriser donc des nouveaux bouquets, bien arroser parce que là maintenant il commence à faire chaud et tout ça, et, et il ouais. faut la tomate et la deuxième génération sera ah oui la, la, la tomate l'ailleurs elle a besoin d'eau aussi donc il faut vraiment que L'arrosage soit très très régulier ouais. et là vous aurez quelque chose de bien. Elle a besoin d'eau et de soleil. Et le, le souci c'est qu'on voilà. a eu une arrière Alors, saison. Elle a besoin ouais. d'eau euh, pour développer ses fruits ouais. et effectivement comme vous le dites de soleil et de chaleur. Ouais. Mais quand il y a trop d'eau comme il y avait aussi avec du froid, ben, voilà, la végétation elle est bloquée. Et donc la tomate bon, ouais, ouais, ouais, ça, ouais. ça poussote quoi, euh, et, et du coup bon, les, les premiers fruits ne sont pas bons, c'est un peu normal. Merci beaucoup Eric pour votre appel Il est bientôt 6h30 C'est RMC, on revient dans un instant Patrick, on va retrouver la météo et les infos de 6h30 et puis on enchaînera notre météo du jardinier Patrick a scruté les cartes de Météo France il va nous dire un petit peu ce qui va se passer dans les jours qui viennent et puis bien sûr vos questions dès maintenant vos questions jardin32.16 ou jardin jardin-rmc.fr. et puis je vous rappelle qu'à partir de 7h on va parler d'arrosage toutes les techniques, les astuces Vous pourrez poser euh, toutes vos questions là encore sur ce sujet tout à l'heure. À tout de suite. Rejoignez les experts jardins sur leur page Facebook. Votre jardin sur RMC. Bon dia, con alegria, avec RMC, on est déjà Rio pour les Jeux Olympiques 2016. Dès le 5 août, RMC passe en mode Olympique. Attention Est-ce que la météo va être olympique aujourd'hui Écoutez, on va poser la question à notre spécialiste, c'est Valentin Maillot. Bonjour Valentin. Bonjour François, bonjour à tous. Le pays, il est coupé en deux globalement aujourd'hui. Ah ouais. Oui. Ciel toujours très instable à l'est, il pleut en ce moment d'ailleurs sur les Ardennes, près des frontières du nord-est. Des averses attendues aussi en Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et sur la région à Paca et même sur les Pyrénées uniquement ce matin. Un ciel très chargé qui pourra aussi amener des orages. Ce temps qui va perdurer cet après-midi, toujours du Grand Est à la Méditerranée puis le vent se renforce hein sur la Côte d'Azur et le Languedoc, avec jusqu'à 80 km en rafale. Ailleurs, du soleil, des Hauts-de-France à l'Aquitaine en passant par la Bretagne. Et sur la Corse, le temps restera agréable. Et puis même topo pour demain, toujours du beau à l'ouest et des averses à l'est. Les températures sont globalement de saison cet après-midi. 22 degrés à Brest, 23 pour Cherbourg, 24 à Lyon et Biarritz, 25 degrés pour Lille et Clermont-Ferrand, 26 à Strasbourg et Toulouse, 27 pour Paris, Nantes et Bordeaux, 28 à Perpignan, 29 à Marseille et 30 degrés pour Nîmes et Bastia. La météo avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservée. C'est RMC, merci d'être avec nous et bon week-end surtout. Il est 6h30 et à 6h30, un point sur l'actualité avec Claire Tchekaglini. Bonjour Claire. Bonjour, un jeune homme de 18 ans, germano-iranien, l'auteur de la fusillade de Munich, était inconnu des services de police. On ignore toujours ses motivations. Selon les autorités allemandes, le tireur était très probablement seul et se serait suicidé. Le bilan de la tuerie fait état de 9 personnes tuées et de 16 autres blessées. François Hollande, pour qui il s'agit d'une attaque terroriste, a adressé un message de soutien personnel à Angela Merkel Retour à la normale à Munich, où la police était un temps à la recherche de trois tireurs. Tous les transports publics fonctionnent à nouveau. La gare de Munich a également rouvert. Durant plusieurs heures, la capitale bavaroise était quasiment en état de siège, soit juste après la fusillade dans un centre commercial qui s'est produite juste avant 18h. Hillary Clinton a officiellement annoncé quel serait son colistier. La candidate démocrate à la Maison Blanche a choisi Tim Kaine, un sénateur de Virginie, qui pourrait plaire aux indépendants et aux modérés. Premier chasse et croisé de l'été sur les routes ce week-end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 Hier, première victoire française de la grande boucle. Romain Gardet est arrivé premier en solitaire à Saint-Gervais en se hissant sur la deuxième place du podium au classement général. 6h31, le retour tout de suite des experts et de François Torel. Merci beaucoup Claire, Patrick Muellet m'accompagne. Vous le savez, jusqu'à 8h, c'est notre rendez-vous Jardin. 3216 ou bien jardin.rmc.fr, on est là dans quelques secondes. À tout de suite. RMC, le week-end des experts, votre jardin. Tu l'aimes ta plante. C'est ma meilleure amie. Toujours de bonne humeur. Je mets une question. François Sorel, Patrick Niolan. Voilà, 6h32, le retour du week-end des experts, les, le jardin. Et on salue tous ceux qui viennent d'arriver chez nous et qui euh, viennent peut-être aussi de se réveiller. Bonjour à vous toutes et à vous tous, on est ravis euh, de vous retrouver et on vous remercie aussi de votre fidélité. Il est là, toujours à mes côtés, toujours plus fidèle que jamais, c'est Patrick Mullen qui euh, m'accompagne comme chaque samedi, 6h, 8h, 2h dédié au jardin. Ne cherchez pas ailleurs, seul RMC vous propose ce rendez-vous. Et dites-le oui. autour de vous, hein. voilà, RMC, la seule radio qui vous propose 2h dédié au jardin avec euh, cette liberté de parole qu'a Patrick et surtout euh, les questions que vous pouvez poser quand vous le voulez au 32-16. La liberté de parole qu'à la radio en général. Hein. Oui, euh, bien quoi. sûr, en effet. Non mais c'est vrai qu'il faut le dire... On on nous impose rien, donc on a le droit de dire ce que l'on veut et c'est formidable <rire> et tout à l'heure ce sera la maison avec Christian Pessé, Christian Pessé qui nous rejoindra un petit peu plus tôt que d'habitude aujourd'hui il oui. sera là en deuxième partie à partir de 7h30 puisqu'on va évoquer l'arrosage, voilà. et nous l'avons invité parce qu'il va nous parler lui de sa partie à savoir un peu la technique parce que, euh, il y a des problèmes de pression de débit, de surface d'arrosage même de perte de charge oui, sur les sûr. tuyaux, enfin fait, des mmh, mmh. trucs comme ça donc euh, on aura le, le technicien des techniciens. Est-ce qu'on parlera aussi d'arrosage automatique, euh, de goutte à goutte, Bien etc entendu. Enfin, Bien voilà. entendu, ça c'est un petit peu des euh, voilà, solutions oh. miracles en ces périodes où on peut s'absenter, parce que voilà, avec aujourd'hui les programmateurs, euh, nous allons parler Des besoins des plantes en eau, des arrosages classiques avec même pourquoi oui. pas l'arrosoir, etc. Est-ce qu'il faut arroser au pied ou pas, au, ou sur l'ensemble de la plante Et puis après toutes les techniques et voilà. les arroseurs, le goutte à goutte, le programmateur et peut-être même carrément l'arrosage intégré automatique, Exactement. style professionnel. Voilà. Et si vous avez Donc... des questions sur l'arrosage, ce sera tout à l'heure à partir de cette heure, mais dès maintenant vous pouvez euh, nous questionner le 3216 ou bien jardin-rmc.fr. N'oubliez pas votre numéro de téléphone. La météo du jardinier arrive dans une minute, mais au auparavant, Avant, c'est Robert que nous accueillons. Bonjour Robert. Bonjour Patrick, bonjour François. Bonjour Robert. Bonjour Robert, je vous écoute. Eh bien, je suis désespéré. Oh. Euh, ah. Voilà, euh, j'ai un terrain euh, de à peu près 500 mètres carrés et d'un mauvaise herbe, d'un mauvais herbe, d'un mauvais, mauvais herbe, continuellement. Je, je, tombe, je tombe, je fais tomber parce que moi j'ai de l'arrivée je ne peux pas le faire et j'ai un copain qui me le fait tous les mois, tombe désherbant, des herbans, et l'herbe le pousse euh, environ de 60 à 80 cm. Alors, ouais, ouais. Je, je... Voilà. Et je me posais la question je me disais, ouais. est-ce qu'il faudrait enfin, peut-être mettre du gazon en rouleau pour éviter la pousse des mauvaises herbes Mais surtout pas <rire> <Bon>. <rire> Surtout pas parce que vous allez dépenser beaucoup d'argent... Pour être de nouveau envahi euh, très rapidement, parce qu'en fait bon, un rouleau de gazon c'est jamais que une pelouse qui a été cultivée hors sol et qui est tout à fait euh, saine, tout à fait normale mais qui va avoir besoin une fois que vous allez la poser sur le terrain, de s'implanter donc de développer ses racines etc. Et à partir du moment où elle va rentrer en concurrence avec de la végétation sauvage qui est évidemment beaucoup plus puissante, beaucoup plus adaptée au lieu que cette pelouse elle-même, eh bien, très rapidement, les arbres naturels, en fait sauvages, elles vont prendre le pas sur votre gazon. Et donc, vous aurez fait un investissement, parce que c'est relativement cher le, le gazon à rouleau pour être de nouveau complètement envahi par cette végétation. Alors, que faire le, D'abord, il faudrait savoir quel type de mauvaise herbe que vous avez, euh, quelle cette végétation-là. Euh, bon, Et sinon... Oui? Mauvaise j'ai de tout. Orti, ronche, chardon... Euh, oui, mais chard, ça, c'est parce quoi. que votre terrain n'est pas travaillé. Hein. Euh, voilà. Je suis désolé de, de, de, de le dire brutalement, mais je oui. je n'arrête pas de d'être un des rares à rappeler par rapport à tous les écolos qui poussent à une vitesse aussi rapide que les mauvaises herbes, que un jardin, ce n'est pas un espace naturel, mais que c'est un espace dans lequel on reconstruit une nature qui nous arrange. Or, Évidemment, vous venez de citer exactement toutes les herbes dont on n'a généralement pas envie, tout simplement d'abord parce qu'elles sont agressives comme les chardons, les ronces, les orties qui nous piquent, et parce que surtout, leur faculté de prolifération est considérable par rapport à l'ensemble des végétaux que l'on essaye de cultiver. Donc, la première tâche d'un jardinier, c'est de faire place nette sur le terrain, donc, Avec les végétaux que vous citez, bah, il faut surtout essayer d'extraire tout ce monde-là. Parce que plus vous les tondez, plus vous les tendez, et plus ils repoussent. Donc, il faut aller chercher tout ça à la racine. Alors après, il y a des désherbants euh, qui existent, euh, notamment le, le glyphosate, qui peut avoir des effets intéressants pour ce, ce genre de végétation. Mais si vraiment, vous avez plus de, de ces herbes sauvages que d'autres choses, eh bien, il faut peut-être amener une pelle ou je ne sais quoi pour extraire toutes ces racines-là, faire ce travail-là, remettre du sol, travailler la terre. Euh, ça, demande des, ça demande des mois, voire des années. Euh, et c'est ça un jardin, en fait. Mais euh, ça marchera pas en claquant des doigts euh, avec un coup de baguette magique, malheureusement. Là, en fait, vous avez une friche et il faut que vous travaillez pour pouvoir modifier cette fiche cette friche en jardin. Ou alors, bon mais là, les herbes que vous avez euh, citées, ça le fait pas, mais quand on a par exemple que des pissenlits, du plantain, euh, des pâquerettes, etc., ben, il suffit de tondre régulièrement, et après vous avez un tapis vert qui est acceptable. Donc, dans un premier temps, faut éliminer les herbes qui piquent, et après, bon si vous avez du mal à avoir autre chose que de la végétation sauvage, ben, vous vous en accommodez, parce que l'avantage aussi, euh, par exemple, d'avoir du trèfle, d'avoir des choses comme ça, c'est que dès qu'il fait chaud, comme en ce moment, eh bien, vous n'êtes pas obligé d'arroser, ça reste vert, parce que c'est totalement adapté au, au lieu. Donc voilà, mais euh, globalement, je dirais, il faut, faut faire un, un travail de jardinier. Voilà. <rire> parce que, voilà, euh, voilà. oui, parce que, moi, j'ai même pas besoin d'arroser le jardin. hein. Ah oui, bien que, sûr euh, ça Non mais alors peut-être d'abord parce que vous il y, y a une chose qui peut vous rassurer par rapport à tous les, les éléments négatifs que je vous ai dit précédemment. La terre est bonne c est <rire> exactement ah ouais. cher François ah oui. c'est c'est c'est un signe quand même que vous avez une terre de très très bonne qualité donc potentiellement vous avez tout ce qu'il faut pour faire un beau jardin mais il va falloir euh, bah, se donner un peu de mal voilà. Eh oui. Robert, merci pour votre appel. Il est pratiquement 6h40, c'était RMC. Euh, dans un instant, ça sera notre météo du jardinier. Mais auparavant, nous accueillons Franck au 3216. Bonjour Franck. Bonjour chers amis, bonjour. Bonjour Franck, bonjour, Franck, de Franck de de des, Yvelines. des Yvelines. Oui, pas très loin de chez vous Miu Miu. Euh, Dites-moi dites chers amis, merci déjà de votre émission. Euh, je vous remercie aussi pour la qualité des livres que vous nous recommandez, notamment Jardin sec et euh, le café extraordinaire. Ah oui. Vraiment. Merci beaucoup. Et ma question, sans prendre de temps, voilà, je suis donc dans les divines à la Maison Lafitte et j'ai des lauriers roses qui sont en pot, que j'ai couverts bien soigneusement en mouillou, comme vous nous conseillez. Mais, ils démarrent pas. Je ai taillé au mois d'octobre. C'est une envergure 40 cm, 50 cm. J'en ai trois. J'en ai un qui a deux, trois ébauches de feuilles, euh, Mmh. toutes vert pâle et d'autres, ils ne bougent pas. Il y a longtemps qu'ils sont dans ce pot Ah oui, oui, ça fait 3-4 ans. Oui, ben voilà. Vous pouvez changer à... la terre ben Bien sûr. Je le dis assez souvent, oui, oui, c'est que sais. plus de 3 mmh. ans dans un pot, euh, non seulement la terre est totalement, bon, avait, avait, on va dire, complètement vide de toute substance nutritive que la plante a consommée depuis longtemps, mais en plus, vous avez un compactage qui se fait et qui n'est pas tout à fait bon pour le laurier rose. Le laurier rose, c'est quand même une plante qui aime bien les, les terres drainantes, donc Mais, alors, on va avoir une semaine dans, qui va pas être caniculaire, notamment dans la région parisienne. Donc, moi, je ferai le rempotage euh, maintenant, hein, peu importe. Euh, alors, après, si les pots sont suffisamment grands, vous n'êtes pas obligé de changer le pot, mais il faut changer la terre. Donc, mé mélanger, mélanger à, à du terreau pour, pour plantes méditerranéennes oui. ou pour rosiers, peu importe, Un, un, petit tiers de, un petit tiers, un petit quart de sable quand même, de manière à ce que vous ayez quelque chose de très drainant, et puis euh, ça va redémarrer, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Est-ce que je mets de la tourbe blonde ah non, non, non, non, la... non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, physique du sol. Donc dans un dans un terreau de toute façon, il y en a de de la tourbe. Donc la tourbe blonde pure, c'est quelque chose à employer avec extrême modération et dans des cas vraiment très précis où on veut acidifier le sol, mais euh, non non non. Dans dans votre cas, faites plutôt ça. Donc mélange de Un tiers un un quart de un tiers maximum de salle ou un quart avec du terreau pour agrumes ou pour palmiers ou pour rosiers. Un bon terreau de bonne qualité. Il ne faut pas acheter des trucs oui, oui. en supermarché oui, oui, déjà, de manière à avoir quelque chose de bien. Et puis, il n'y a, y a, y a vraiment pas de problème. Ça va le faire. Puis je me permets d'une petite question. Euh, la tourbe blonde, je, là je pars en vacances, oui. j'avais envie de le mettre au pied des rosiers de la tourbe blonde pour garder l'humidité. Bonne idée ou pas de bonne idée Très mauvaise idée. va décider de Oui, ce matin, je <rire> suis, oui. suis méchant. Hein. Non, euh, non, mais je vous alors, bon, non, très, très mauvaise idée, pour quelle raison C'est que la tourbe blonde se dessèche rapidement Et quand elle est quand elle est sèche, elle est très très difficile à réhumidifier. Donc ça va faire exactement l'effet inverse. Si vous partez, euh, il vaut mieux mettre du compost hein, carrément. Euh, vraiment, euh, l'idéal c'est d'avoir un compost semi-décomposé qu'on va mettre au pied au, au pied ouais. des plantes. Si vous n'avez pas de, de, de compost, euh, c'est des rosiers que vous avez. Oui, oui j'ai des rosiers. Euh, l'idéal c'est de faire un paillis avec des co des coques de cacao. Le, ro le mais... rosier le rosier adore la coque de cacao ça lui fait le plus grand bien vous en mettez 5 cm d'épaisseur vous arrosez énormément et ça, ça garde relativement bien l'humidité euh, voilà et l'herbe tendue, si je parle là maintenant je tends ce week-end, je, je, au pied des rosiers je mets l'herbe tendue que je laisse pendant 15 jours pourquoi, pourquoi pas Pourquoi pas, l'avantage de l'herbe tendue, c'est que c'est de l'eau, donc ça, ça va faire une sorte de mini réserve d'eau, dont une partie s'évaporera, une partie ira au pied du rosier. L'idéal, si vous partez 15 jours, ça serait plutôt de mettre un arrosage programmé, on va en parler dans la deuxième heure. Moi, moi quand... Nous, on ne part pas 15 jours, mais <rire> quand on part quelques jours, on met un programmateur à l'arrosage oui, et puis on sûr. a un arroseur ouais. qui arrose tous les soirs. Et puis voilà, c'est le truc idéal, tout simplement. Alors sur le rosier, en cette saison, vous pouvez même arroser le feuillage, on s'en fiche. Euh, oui. Sinon, euh, bah, vous pouvez aussi installer un goutte à goutte, etc. Bon, enfin, ça, un peu plus, euh, ça demande un peu plus de temps. Mais faut faire attention. Euh, 15 jours en été, oui. ça, ça peut être, être catastrophique, oui. oui. Oui, bien sûr. Oui. D'accord. Voilà, Franck. Je n'abuse pas. Merci beaucoup de votre gentillesse. Mais vous n'abusez pas. Je vous écoute avec plaisir. A bientôt. Journée, vous, et merci, Gumiou, pour vos réponses sur Internet. A bientôt. <rire> Au revoir. Bah, écoutez, Patrick, nous avons trouvé le fan. Bah, voilà, il s'appelle Franck. Il est dans les Yvelines. Euh, il est pratiquement 7h moins le quart. On revient dans un instant avec... La météo du jardinier, on va jeter un oeil aussi sur ce samedi 23 juillet et puis nous aurons Olivier qui a transplanté, transplanté des oliviers il y a quelques semaines de cela et bon les oliviers sont pas trop en forme est-ce que c'est normal Patrick va tout vous dire dans une minute le 3216 16 jardin.rmc.fr, n'hésitez pas à nous appeler ce matin, à tout de suite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 RMC, jusqu'à 8h, votre jardin. votre jardin, Patrick Mulan, François Sorel. Nous sommes de retour, le week-end des experts le de Jardin. Patrick, à mes côtés, on attend vos questions au 3216 ou bien jardin-rmc.fr et si vous venez de nous rejoindre, sachez que tout à l'heure, entre 7 et 8, on vous prépare un spécial arrosage. On va parler voilà, de l'arrosage du jardin. Euh, à quelle fréquence faut-il arroser Comment peut-on arroser Quels sont les diverses technologies qui sont à notre disposition on en parlera avec Patrick bien sûr avec des experts, Christian PC nous rejoindra à partir de 7h30 puisque c'est un petit peu son rayon aussi, et puis bien sûr vous pouvez poser vos questions sur l'arrosage dès maintenant, 32 16 on vous attend, Olivier dans une minute, mais auparavant c'est notre météo du jardinier Euh, Patrick a jeté un oeil sur les cartes de météo France, il va nous dire un petit peu ce qu'on en pense, mais auparavant quand même. Sachez que donc nous sommes le samedi 23 juillet 2016, c'est le 205e jour de l'année euh, avec un soleil qui se lève tout à l'heure à 6h12, qui s'est levé à 6h12, pardon, et se couchera à 21h40. On perd deux minutes yeah, Patrick. Yeah, yeah. Ça commence à être un petit peu normal, c'est la dégringolade. On fête les brigitte et surtout les amis. <rires> Vous vous dites, mais pourquoi y a-t-il cette petite musique que l'on connaît Eh bien parce que c'est l'anniversaire de Patrick Bionen aujourd'hui. Bon anniversaire mon cher Patrick Merci, merci, merci, c'est gentil. Voilà. <rire> vous savez, euh, j'ai regardé qui, est, qui avait aussi. Euh... La chance d'être né à 23 juillet, Et je suis tombé sur une personne que je n'attendais pas, qui est Monica Lewinsky. Monica <rire> il n'y a pas énormément Lewinsky. de personnalité qui ah ouais. est née le premier le 23, le 23 juillet. Bah écoutez, alors je ne oui, sais oui, pas oui. quels sont les, les, les points communs que vous pouvez avoir tous okay. les deux, mais euh, je ne sais peut-être qu'elle adore le jardin. Peut-être, ah, on ne sait, sait jamais. Bon, euh, Patrick, notre cadeau arrive dans ce studio. Regardez, il est pour vous. Voilà, je ne savais pas quoi vous offrir. C'est peut-être un peu facile, une belle tondeuse. Oui, ça alors, vous fait plaisir ou pas Bah, c'est gentil. Mais alors, le de... problème, c'est que c'est une tondeuse. À moquette. Elle tombe la moquette euh, ici. Bah, il, vaut, il vaut mieux parce que nous, nous avons un jardin sans pelouse. Ah. Zut, on va la laisser ici. <rire> bah, beaucoup de gens non, mais il y avait un autre euh, botaniste qui est né il y a très longtemps, le euh, 23 juillet 1815, qui s'appelait Étienne Fiacre, Louis Raoul, vous le connaissez certainement pas, mais c'est quelqu'un qui a effectué un voyage de 3 ans en Nouvelle-Zélande, et il a rapporté des végétaux que l'on cultive aujourd'hui euh, dans, nos, dans nos jardins, et on lui a dédié le, le genre Raoulia. Est-ce que vous savez ce qu'est un Raoulia C'est une plante qui est bah, non. très intéressante, ça pousse carrément sur les rochers, ça fait des trucs très très serrés, des toutes petites boule de rien du tout, et si vous avez un tout tout petit jardin de rocaille, ça peut être sympa de planter un raoulia alors, mmh. qu'est-ce que l'on dit il y, y, y a Apollinaire aussi comme prénom aujourd'hui, et d'ailleurs on dit à euh, Saint-Apollinaire commence à pondre les processionnaires oui, méfiez-vous, les processionnaires du pain ça pond en ce moment euh, à la Sainte apollinaire de l'ombre pour la pulmonaire la pulmonaire c'est une très très belle plante couvre-sol que je vous recommande dans votre jardin et à la Sainte-Brigitte chasse les pucerons de leur gîte oui, il serait, euh, il serait temps de le faire Et on dit à la Sainte-Brigitte un bon miel fleuri, l'abeille régurgite. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette semaine C'est simple, nous sommes dans une période d'été, vous avez pu le remarquer. Euh, alors, à part des, en euh, des endroits un petit peu style euh, Provence, euh, euh, comment, et puis un petit peu l'Est, comme on nous a dit déjà ce matin, bon, oui. euh, on n'aura pas beaucoup de pluie. Euh, sinon, on va avoir quelques petites gouttes sur les Alpes de temps en temps. En revanche on va avoir des minima euh, parfois un peu faibles, euh, du côté de Cherbourg, mais c'est assez marrant, parce qu'en été, c'est toujours comme ça, c'est du côté du Contentin, il fait souvent moins de, de 20 degrés, il y aura 18-19, et on aura des maxima, des maxima autour de 31 euh, de, dans la région, d'Avignon, Aix-en-Provence, etc. Donc, journée calme, il n'y a pas de vent, il y a pas de vent violent, des températures assez constantes et puis beau soleil. Donc c'est vraiment le moment de profiter de son jardin et de se faire un petit plaisir. Alors, bon, l'arrosage, on va en parler abondamment tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Il faut aussi diviser, par exemple, toutes les grosses plantes vivaces qui ont fleuri ce printemps, mm -hmm. eh c'est la période de division. Notamment, par exemple, pour, pour les iris. Vous devez aussi éliminer un peu toute la végétation qui vous embête. Par exemple, sur les fraisiers. Vous savez qu'il y a, y a les fraisiers, ça fait ce qu'on appelle des coulants ou des stolons. Il faut couper tout ça, parce que ça épuise inutilement la plante au détriment de la fructification. Alors, on me demande souvent est-ce que les stolons de fraisiers, on peut les replanter Alors, oui Mais ne le faites qu'une seule fois. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est la meilleure façon aussi de transmettre les variétés. Pardon, pas les variétés, les maladies, mmh. à virus. On peut apporter un peu d'engrais sur les rosiers en ce moment, mais si vous partez en vacances, vous le ferez plutôt après les vacances et tetez les tomates aussi, hein, parce qu'il ne faut pas que ça monte non plus trop haut. En général, on garde quoi, quatre bouquets de fleurs et puis après, et oui. on va couper tout ce monde-là. Si vous avez aussi des démarrages latéraux, des grosses pousses qui se mettent à partir comme ça sur le côté des tomates, on les coupe, ce qu'on appelle les gourmands, ils pompent la sève aussi au détriment des fruits. Mmh désherber bien sûr les massifs, ça c'est le moment hein. on n'arrête on, on pas c'est des gros travaux du, du jardinier et puis dans les plantations, il y a quand même encore pas mal de choses à faire vous pouvez déjà planter des espèces tardives on commence à trouver pas mal d'astères dans les dans les jardineries et ça, l'avantage c'est que ça va fleurir jusqu'au mois d'octobre des amarantes, des dalianas, des célosides tout ça, ça fleurira jusqu'au gelé c'est le bon moment aussi pour planter les hémérocales les iris, les pivoines et puis Et puis, et puis, on peut commencer à planter des bulbes à floraison automnale. Et ça, on n'en met pas souvent dans les jardins. Des colchiques, par exemple. c'est col les colchiques dans les prés, oui. c'est la fin de l'été. Ça, ça se plante maintenant, ça pousse très, très rapidement. Voilà. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses. à les aussi, c'est le moment. Bon, alors, maintenant, euh, on va jeter un œil sur les prévisions de Météo France pour cette euh, dernière semaine de juillet, Patrick Oui, oui c'est ce que je vous disais il y a des, le, le temps le temps reste similaire euh, pratiquement toute la semaine avec donc du beau soleil parfois des nuages dans la matinée sur la la moitié nord de la France ouais. mais dans la journée ça sans soleil et des températures qui en fonction des régions seront entre 18 et 30, 30 31 degrés alors ça va curieusement on va dire fléchir légèrement les températures en milieu de semaine pour remonter vers la fin de la semaine avec sans doute un week-end prochain qui sera très très joli aussi. Hein. Ah oui. Donc profitez de votre jardin à fond. Donc mais... vous voulez dire par là que vaut mieux que je sois dans le studio du Grand Rush d'RMC que dehors Oui, parce qu'ici qu c'est climatisé, oui, vous on serez bien. bien voilà. vrai. Plutôt que d'être dans les embouteillages, embouteillages. <rire> voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Parfait. Tout à fait. Parfait. Tout à fait. Très bien. Ah, mais bon, donc, euh, bah, restez avec nous, parce que on va parler d'arrosage tout à l'heure, et ça va être vraiment la tâche numéro un mm -hmm. de toute la semaine prochaine, et peut-être du reste des semaines qui viennent pour l'été. Et puis, je, voilà, c'est ça, hein, le, le, la question aussi qu'on se posera tout à l'heure. Vous partez peut-être une, deux semaines, comment Évitez que votre jardin dépérisse si personne ne peut l'arroser. Spécial arrosage dans quelques minutes sur RMC. Avec vos questions dès maintenant, n'hésitez pas le 3216 ou bien jardin.rmc.fr. Dernière chose, un en Si numéro. vous partez en vacances, il y a vraiment un, un magazine que je vous conseille. C'est le numéro 11 des plus beaux jardins. Les plus beaux jardins, ça s'appelle, ça vient de, de sortir. Et vous avez énormément de reportages sur des jardins méditerranéens qui sont réalisés par le plus grand paysagiste de la Méditerranée qui s'appelle Jean Mus, c'est à tomber par terre de beauté, ça vous fait rêver. Évidemment, on a rarement les moyens de s'offrir de ce genre de jardin, mais je pense que les vacances, c'est fait aussi pour rêver, et donc avec ça, vous ne serez pas déçus. Donc les plus beaux jardins, inspiration côté ouest ou sud, c'est vrai, parce qu'il y a aussi des jardins de Bretagne qui sont pas mal non plus. Voilà, euh, on enchaîne avec Olivier qui va nous parler, vous savez quoi, Patrick De son Bonjour Olivier. Olivier. Ah. Eh oui, bah bah forcément. Bonjour, Olivier. Olivier, monsieur oh, Olivier. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue. Vous vous bien On vous, vous, vous entend bien, bien. c'est parfait, Olivier. Vous êtes où? Bon. Écoutez en Corse là, en Corse du Sud. D'accord. Ah, ça s'entend légèrement, un léger accent Corse qui, eh, qui, ouais. que j'affectionne particulièrement. Vous êtes où en Corse du Sud? Écoutez, dans la région d'Ajaccio. La région d'Ajaccio, d'accord. Voilà. Je vous J'arrive bientôt, euh, Olivier. J'arrive bientôt, donc, préparez bon, la bon, plage. Bon. Enlevez-moi les méduses de l'eau, enfin, tous ces trucs-là. C'est <rire> euh... mon numéro et quand vous arrivez, vous me passez un petit coup de fil. Il n'y a, okay. y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu que je veux dire Bon anniversaire à Patrick. Merci beaucoup. La première chose, moi, c'est demain. Donc, vous avez aussi ah, mon bah numéro. Aussi, ah, vous bah bon, bon anniversaire Patrick. à vous aussi. Alors, qu'est-ce que je veux dire On n'est pas du même signe astrologique. Ah non, c'est pas Aujourd'hui, c'est le premier jour du Lyon. Ah, bah félicitations, on est mmh. du même signe. Mmh. C'est un bon signe, ça, le voilà, oui, ils, ils sont sympas, les lions, c'est vrai. Ouais, en général, ils ouais, <rire> sont des gens bien. Qu'est-ce que je voulais, vous, je voulais vous demander une chose simple. J'ai déplacé trois oliviers qui étaient. Euh, bon, euh, le pied faisait à peu près 25 cm de diamètre. Avant de les déplacer dans le printemps, je les ai feuillés, je les ai taillés, éclaircis de l'intérieur. Il ne restait que les bouquets en haut, des, en haut des branches. Et il a fallu que je les déplace, en fait. Et donc, on a fait ça avec une, une mini-pelle, un peu grossièrement. On les a replantés, j'ai demandé conseil au pépiniériste en bas, il m'a dit de mettre euh, des champignons au fond du trou, avec un peu de... Des champignons de, Oui, des sachets de... Des, des, ah, des mycorhizes de, mycorhize. ouais, Oui, ouais. Pour, pour favoriser le, le redémarrage des, ouais. des racines, et euh, bon, un peu de terreau que j'ai mélangé au tuf... Et, et j'ai mis des billes d'engrais bleu, des trouve mmh. dans le commerce. Bon, ils se sont très vite desséch desséchés au niveau du feuillage. Il restait une petite touffe verte qui commence un peu à fatiguer à se, à se dessécher. On m'a dit de les arroser tous les jours pour qu'ils soient toujours le pied humide, toujours le pied humide. Euh, sincèrement, je, là, je les sens très, très mal. Voilà, donc je vais ce y a. Mais cette transplantation, c'était quand C'était il y a un mois à peine. Ah oh, oui, mais c'est une catastrophe. Hein catastrophe. Bah, <rire> Olivier, non mais aujourd'hui, aujourd'hui, je sais pas pourquoi. j'ai pas, pas eu le choix, j'ai pas eu le choix. C'est pas c'est bah... pas mon anniversaire, c'est ma fête en fait. C'était, c'était, c'est tout sauf le bon moment, c'est ça. Voilà, bah, je sais, eh, oui, Ils il, il avaient bon. fini de refaire leur nouvelle feuille euh, en, <rire> pleine, en pleine, pleine fructification Mais j'ai pas le choix, donc bon. Non mais bon. A priori, ce que vous avez fait, euh, surtout si vous les p... avez beaucoup arrosés, etc., c'est plutôt pas mal. Bon, c'est une catastrophe parce qu'évidemment, il y a un stress énorme qui est énorme. produit sur cette, sur la plante. Et en plus, ce sont des oliviers de grosse taille. Donc, parce ouais. que 25 cm de diamètre, ça commence déjà à faire un beau. Bon, ouais, ouais, même ouais, si un, pour un les olivier, arbres, ça peut être oui. peu grand. Bon, donc du coup, vous avez un arbre qui a été pratiquement déjà adulte, qui est hyper stressé. Il va falloir essayer de le laisser dans des conditions aussi favorables que possible, donc lui éviter trop de, de, de sécheresse. Bon, faut pas non plus le, le noyer complètement, parce que l'olivier, c'est pas non plus une plante qui a besoin de ça, mais dans la transplantation, oui, il faut de l'humidité. De manière à espérer avoir une repousse on va dire sur la saison suivante ou en fin de saison, mmh. vous pouvez avoir un petit un petit redémarrage. Euh, vous avez des, transplanté beaucoup Il y en a trois. Bon, on peut imaginer que vous aurez pas 100 de reprise. Il y aura mmh. peut-être un ou deux ou trois qui vont, enfin un ou deux qui vont reprendre, <rire> un qui va mourir. Non, non, mais c'est rare. Si mmh. vous voulez, au moins au mois de juin, ouais. un arbre mmh. adulte transplanté ouais. sans précaution particulière. Mmh. Euh, pff, C'est quand même très ouais. très dur. Bon alors, pas sympa, ouais. moi ouais, ce, que ouais. ferai, ce que je ferais, ce que je ferais aussi, euh, Olivier, c'est que à partir du moment où vous allez avoir des températures journalières qui vont dépasser les 28 degrés, on les a, on les a. Bah, là, oui, on avait y a. 30, 35 à 18 heures. Voilà. Alors, euh, bon, moi tous les soirs, ce que je ferais, tous les soirs, je douche la ramure de manière à créer une espèce d'humidité atmosphérique qui ouais. va favoriser éventuellement le repercement. Parce que vous avez quand même une chance, c'est que les oliviers sont des arbres qui repercent très facilement, y compris sur le vieux bois. Mais pour que ça se produise, il faut quand même que vous ayez oui. une condition de moiteur humidité, qui, soit, qui soit intéressante. Donc, comme il fait chaud, il faut, dans la soirée, Vraiment en un quart d'heure, vingt minutes, les arroser en bruine, c'est ça une pluie Oui, très voilà sur le mais peut-être même pas un quart d'heure, vingt minutes, une dizaine de minutes, ça suffira. Hein, mais pour qu'ils se retrouvent effectivement, mmh. dans... enfin qu'ils ne souffrent pas de la chaleur, vous voyez. Parce qu'en fait, l'olivier, il pousse dans des zones sèches et chaudes, mmh. mais son feuillage épais le protège de, de ses agressions. Là, en ce moment, il n'a plus de feuillage ou pratiquement pas. Donc, il faut lui donner quand même un petit peu de... faut le requinquer, quoi. Mmh. Quand, comme nous, quand on a vraiment transpiré. Bah, on prend une bonne douche, ça fait du bien. Voilà. Bon, enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que c'était tout, sauf le bon moment. C'est-à-dire que non, pour, ces, pour, ces pour ces faire oliviers. ce genre de transplantation, oui. il faut s'y prendre généralement à l'avance. Il faut faire un cernage ouais. et puis Et il faut le faire à quelle période de l'année après la récolte, cest à après... donc vraiment dans la période hivernale, hiver, lorsque de hiver, la plante est dormante. Mais Olivier nous disait qu'il n'avait pas le choix, bien ben évidemment, voilà. on l'a bien compris. Olivier, merci beaucoup, et bonne journée en Corse. La météo, les infos, et on revient sur RMC, on va attaquer notre thème sur l'arrosage, avec vos questions au 32-16. A tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre jardin.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 La météo de votre week-end sur RMC avec Valentin Maillot. Est-ce que c'est l'été partout, Valentin? Eh bien, non, François. C'est l'été. Au revoir, Valentin. <rire> c'est l'été à l'ouest. C'est vrai que le temps va être encore ensoleillé à l'ouest, mais des averses et des, et des orages à l'est avec ce matin un ciel perturbé du Grand Est à la région Paquet et sur les Pyrénées. Toujours ces averses qui persistent. On pourrait même entendre quelques coups de tonnerre, des averses et des orages qui resteront concentrés sur l'est cet après-midi avec des pluies plus marquées et puis du vent jusqu'à 80 km heure sur le Languedoc. Ailleurs, donc cet après-midi encore, des Hauts-de-France à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 C'est RMC, il est 7h, 7h toute l'actualité, Claire Tchekaglini, bonjour Claire Bonjour, 9 morts et 16 blessés dont 3 grièvement, dernier bilan de la tuerie de Munich, le tireur a agi seul et s'est suicidé, on ignore pour l'instant les motivations de l'auteur de la fusillade durant des heures, Munich a été entièrement bouclée alors que les policiers recherchaient 3 personnes. Une marche blanche pour réclamer justice à Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise, la famille et les amis de Julien Videlaine vont défiler aujourd'hui pour demander que l'assassin présumé de Julien soit enfin jugé. Première victoire Française sur le tour. Hier, une victoire en solitaire et une deuxième place au classement général pour Romain Bardet. Des rues désertes, une gare vide, des transports en commun bloqués et une population cloîtrée chez elle. Munich prise de panique et en état de siège hier soir après la fusillade au centre commercial Olympia. Un homme a fait feu sur plus d'une vingtaine de personnes, tuant neuf personnes, en blessant 16 autres dont trois grièvement. Un temps, la police a cru que trois personnes avaient tiré et étaient en fuite. D'où une soirée de terreur pour les Munichois, comme le raconte Sébastien. C'était vraiment la panique dans la rue. Il y avait des gens qui couraient. Il y avait des coups de sirène, des ambulances, des voitures de police. L'atmosphère était vraiment étrange parce que la, à la radio, on nous disait donc que les terroristes étaient en fuite. Et en fait, rapidement, tous les moyens de transport public ont été fermés. Donc, il y a beaucoup de gens qui étaient à pied, qui essayaient rentrer chez eux comme ils pouvaient. Donc, voilà, c'était vraiment, je pense, la, la confusion la plus totale qui régnait. Et à un kilomètre du lieu du drame, les policiers ont retrouvé le cadavre d'un homme, identifié comme étant le tireur, le tireur unique de la fusillade. Luc-André, vous êtes le correspondant de RMC à Munich. L'enquête a déjà commencé. Dans la nuit, une unité spéciale a procédé à une perquisition chez les parents du tireur. Le germano-iranien de 18 ans vivait avec eux dans le district de max C'est un district du centre connu pour ses nombreux musées comme la Pinacothèque. Le père est entendu en ce moment par les policiers. Il cherche à comprendre les motivations de ce jeune homme après la fusillade près du centre commercial du parc olympique. Le bilan est lourd, neuf morts et 16 blessés. Le tueur s'est suicidé non loin des lieux du drame euh, en début de soirée. La ville de Munich elle, a été plongée dans l'angoisse cette nuit. 2300 policiers ont mené la traque sur le terrain. Et ce matin, Angela Merkel doit réunir un conseil restreint de sécurité pour analyser la situation. Bonjour Hélène Millard de la Croix. Vous êtes professeure à la Sorbonne, spécialiste de l'Allemagne. Dans son message à Angela Merkel, François Hollande parle d'actes terroristes. Dans cette hypothèse, est-ce que l'Allemagne et Munich, tout particulièrement, est-ce que l'Allemagne et Munich étaient des, des cibles potentielles Alors, c'est très difficile de, de tirer des conclusions très rapides. On ne peut pas le savoir, en effet, comme l'a dit votre correspondant. Euh, ce qu'il y a, c'est que jusqu'à présent, on a eu l'impression que l'Allemagne était un peu épargnée parce que elle était moins, elle se trouve d'abord moins en première ligne sur le front du, de la guerre en Syrie. Euh, elle a moins d'une population, si vous voulez, euh, de longues installations en Allemagne à, à cause d'un passé colonial qui n'a pas existé. Et puis, il n'y a, y a pas la laïcité combattante. En Allemagne, il y a une plus grande tolérance, ouverture, Donc, a priori, si vous voulez, on a pu considérer que l'Allemagne était relativement épargnée. Il apparaît pour autant que euh, la semaine dernière, enfin ce lundi, et puis là, peut-être, dans ce cas, il ne faut pas aller trop vite, euh, on a l'impression que l'offre de d'explication du monde que donne euh, Daesh euh, semble euh, facile et pratique pour euh, fasciner un certain nombre de personnalités, peut-être fatiguées, peut-être dérangées, peut-être euh, laissées pour compte, peut-être fragilisées intellectuellement ou euh, affectivement, et qui se mettent d'un seul coup à donner un, une explication du monde et à leurs actes violents et criminels. Est-ce que l'Allemagne était bien préparée à un éventuel acte terroriste Est-ce que le niveau de, de sécurité est maximal comme on le connaît en France Alors je pense qu'il faut distinguer deux choses. La police allemande observe depuis plus d'un an exactement ce qui se passe chez les voisins français et belges et se prépare très certainement à une situation similaire. D'ailleurs on peut voir que les forces de police qui ont été déployées hier et les mesures semblent en effet montrer qu'on était préparé à une nation de très grande envergure. Ça n'a finalement pas été le cas, mais du côté de la police il semble que les choses soient préparées. Du côté de la population en revanche, les gens n'ont pas l'air tout à fait préparés et ne sont pas habitués à ce qu'on connaît en France, en Belgique, dans les grandes villes, qui est une présence policière importante, des contrôles des sacs, mmh. des portiques de sécurité, etc. Et donc, Merci. ces scènes du panique montrent un peu cela. Merci beaucoup, Hélène Millard de la Croix, d'avoir été en direct sur RMC ce matin. Aux États-Unis, on connaît désormais le ticket démocrate pour la Maison-Blanche. Hillary Clinton a annoncé qu'elle avait choisi Tim Ken, un sénateur de Virginie. Peut-être est-il un véritable atout pour la candidate présidentielle, à la présidentielle. On retrouve à Philadelphie, où se tiendra la Convention des démocrates lundi, l'envoyé spécial des RMC, Stéphanie Collier. Oui, il est sénateur et c'est l'ancien gouverneur de Virginie. C'est un homme politique très respecté ici aux états unis et réputé pour son sérieux et sa connaissance des dossiers notamment concernant les affaires étrangères. Il avait déjà été pressenti pour être colistier de Barack Obama. Hillary Clinton cette nuit a rendu hommage à son travail et à son optimisme forcené, dit-elle. Alors derrière cette décision, il y a évidemment une stratégie continuer de travailler côté démocrate pour monter une équipe la plus solide possible. La Virginie sera un état clé dans l'élection américaine et Tim Kaine en tant que futur vice-président est un atout incomparable pour faire triompher le vote démocrate dans cet état. Ce n'est pas un proche d'Hillary Clinton, ce qui fera taire les critiques de copinage qui auraient pu émaner du camp adverse. Il est plutôt vu comme un centriste, partisan d'un travail avec les républicains pour faire avancer les choses au Congrès, quitte à s'attirer une fois de plus les critiques de l'aile gauche des démocrates. Merci Stéphanie. Une marche blanche pour réclamer justice à Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise, la famille et les amis de Julien Videlaine vont défiler aujourd'hui pour demander que l'assassin présumé de Julien soit enfin jugé. Il y a deux ans le jeune homme mourait poignardé. Selon ses proches il aurait été tué par un père de famille qui n'aurait pas accepté l'histoire entre Julien et sa fille. L'homme en question a pris la fuite en Turquie. Romain Poiseau a raconté le père de la victime. Deux ans maintenant que l'assassin présumé de Julien court toujours, son père Claude ne supporte plus cette injustice. Il vit tranquillement dans les environs de Batman en Turquie, c'est dur. On va enlever la moitié de moi on m'enlève la moitié de moi. Et voilà, j'ai encore la douleur au bout de deux ans et je toujours la douleur. Tout en sachant qu'il est en liberté. c'est pas vivable. Alors il y aura cette marche blanche aujourd'hui pour appeler le gouvernement français à agir. C'est à nous, la France, enfin c'est l'État français, M. Hollande, à mettre la pression sur l'État turc pour qu'il nous ramène. Parce que bon là, euh, on m'a baladé de ministère en ministère, euh, à droite à gauche, pour être gentil avec moi, en gros. Hein. Depuis ce temps-là, il n'avance, a rien d'avance. Demander l'extradition au plus vite du tueur présumé de Julien pour le maire de pont sainte maxence Arnaud Dumontier, l'État français manque tout simplement de volonté. C'est absolument... Euh terrible de voir euh, qu'en France, une famille euh, peut être abandonnée et sacrifiée sous l'autel ou des jeux politiques internationaux ou de l'absence de volonté politique. Un rendez-vous au cabinet du président de la République est prévu fin août. La famille de Julien ne veut plus de compassion, elle demande justice. Une victoire au panache hier sur le Tour de France à Saint-Gervais en Haute-Savoie. Première victoire française aussi de cette grande boucle 2016. Romain Bardet se hisse du même coup, juste derrière le maillot jaune au classement général. Romain Bardet qui a laissé couler quelques larmes en franchissant la ligne d'arrivée hier. Ouais mais je ne réalise, réalise pas du tout là. C'est juste fou, quoi. C'est toute l'équipe. Mon meilleur ami Mika qui a fait un truc de fou et il m'a propulsé. J'avais aucun, aucun effort. Je me suis occupé de personne. J'ai fait la montée le plus vite possible et voilà pour la victoire d'étape. Je pensais de, je pensais qu'au général. Et puis quand j'ai réussi à lâcher Costa, je me suis dit, allez, ah, peu importe le général, maintenant tu gagnes l'étape et ton tour sera réussi. je suis deuxième général et vainqueur d'étape. C'est, j'ai pas les mots. Et puis, 20e et dernière étape du tour cet après-midi dans les Alpes, entre Megève et Morzine, avec entre les deux, des de ville, quatre cols à franchir, avant demain l'arrivée bien sûr sur les champs élysées J-13 avant les JO de Rio, jusqu'au 5 août RMC vous fait découvrir un sportif qui sera du voyage. Honneur aujourd'hui à l'équitation et à Pénélope Le Prévost, qui est numéro 4 mondial dans sa discipline. Marie-Amélie Lamotte l'a rencontré. Oui, après sa triste 47e place au JO de Londres en 2012, Pénélope Le Prévost veut se rattraper. La cavalière de 35 ans vise une médaille au concours du saut d'obstacles et pour elle, impossible d'y arriver sans une entente parfaite avec son cheval. La notion de couple est très très très importante dans notre sport. Ce qu'il faut, c'est une osmose entre le cavalier et le cheval, parce qu'il ne suffit pas de mettre le meilleur cavalier sur le meilleur cheval. Sa relation avec son entraîneur est aussi primordiale. Pénélope travaille depuis 8 ans avec Michel Robert, ancien cavalier et médaillé olympique. On s'est entendu vraiment très bien sur la, la, la manière de gérer les chevaux, parce que les chevaux C'est des animaux particuliers, donc il faut les respecter, les aimer. Il y a une manière de les traiter et on a un peu la même façon de faire les choses, les deux, donc on s'entend très, très bien. Avec sa jument Flora de Mariposa, Pénélope Le Prévost veut offrir à l'équitation française sa première médaille olympique en individuel depuis 20 ans. RMC 7h10 et on reste dans le domaine de l'équitation, François Sorel. Et <rire> voilà. Tiers écartés quinte plus cet après-midi à Anguin. Et Sébastien Arras nous conseille le 11 Altesse Dumirel et le 13 Very Nice Marceau. Brahim Asloum, lui, reste fidèle au 8 Valco Genilla. Et Laurent Guédard, Cantali retient le 15 Thiego Détang. et le 10 Unis de Guez. Le 11, le 13, le 8, le 15 et le 10.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 Voilà, 7h11, c'est RMC, le week-end des experts. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Peut-être venez-vous de nous rejoindre. Eh bien, sachez que nous sommes au cœur de ce Rendez-vous Jardin comme chaque samedi, 6h-8h. Patrick Mulan est à mes côtés et répond à toutes vos questions. Jardin avec un thème un peu, on va dire, euh, voilà, qui va durer toute la matinée, c'est l'eau. Dans un instant, on va parler d'arrosage avec Patrick et nos invités. Et puis, ce sera aussi le cas tout à l'heure avec Christian PC. Euh, bien sûr, il répondra à toutes vos questions bricolage, maison déco entre 8 et 9, mais entre 9 et 10, on s'intéressera à l'eau dans la maison. Et là encore, vous pourrez tout à l'heure poser vos questions. Patrick, l'arrosage, franchement, là, c'est le moment où jamais d'évoquer, évidemment, euh, ce thème. Mais, euh, oui, parce que Il y a une chose qui est assez paradoxale, c'est que, <rire> on s'est plaint ce printemps, et avec juste raison, oui. et notamment, malheureusement, dans certaines régions, ça a été une cata, de la quantité de précipitations que nous avons reçues. On pourrait imaginer que, Ben on s'est fait des bonnes réserves et puis du coup on est tranquille et puis qu'on va passer les mois qui suivent. Les réserves comme ça. sont pleins, on est tranquille. c'est pas vrai. Bah non. Alors c'est pas vrai pour quelle raison ben tout simplement parce que sur cette planète il y a un phénomène physique tout bête qui s'appelle la gravité, à savoir que lorsque l'eau, qu'elle tombe du ciel ou qu'elle tombe de nos arroseurs, elle arrive sur le sol. Eh bien elle est attirée irrésistiblement vers le, la profondeur, tout simplement. Donc, elle fait ce qu'on appelle une percolation. Elle va rentrer dans le sous-sol. Mmh. Donc, au passage, quand les plantes en ont besoin bien elles pompent ce qu'elles ont besoin mais une fois que l'eau elle est partie très très loin à part certains végétaux alors notamment les grands arbres ou la vigne ou des végétaux comme ça qui ont des grands grands grands systèmes racinaires vous savez une vigne ça peut avoir des racines d'une vingtaine de mètres mmh. donc ça peut aller chercher très très loin mais quand vous plantez vos petits rosiers vos petites plantes de jardin habituelles et a fortiori quand vous faites des décorations en pot eh bien l'arrosage devient quelque chose d'indispensable je dirais que arrosage et des herbages sont les deux mamelles du jardinier ou du jardinage, parce que euh, globalement, euh, voilà, c'est les, les tâches habituelles. Alors on va parler de, de, de l'arrosage, donc des besoins des plantes en eau, des techniques basiques d'arrosage, euh, des techniques modernes d'arrosage, et puis on terminera l'émission avec euh, notamment Christian Pesset qui viendra nous rejoindre pour parler un peu de la technique, puisqu'en fait il y a quand même des, des problèmes purement aussi euh, de, de physique hein, qui viennent euh, la pression, le débit, euh, les pertes de charge etc. Donc on parlera de tout ça. Alors bien Alors, sûr vous pouvez nous appeler, hein. la ah, thématique oui, oui, spéciale oui, euh, non, arrosage. C'est pas vous pouvez, vous devez. Vous devez, <rire> vous devez nous appeler, 3216, ou bien jardin-rmc.fr si vous nous joignez par mail, n'oubliez pas votre numéro de téléphone, comme ça on vous rappelle. Alors pour euh, parler d'arrosage, j'ai invité euh, des représentants des deux grandes marques d'arrosage qu'il y a dans le marché. Logique. Nous avons avec nous Justine Segond qui est chef produit, arrosage et outillage chez Gardena. Bonjour, bonjour Justine. Bonjour Et puis nous avons au téléphone Nicolas Torrent qui est directeur marketing de la marque Oslog. Bonjour Nicolas, bienvenue. Oui, bonjour à tout le monde. Bon anniversaire Patrick. C'est <rire> vrai. Alors, euh, je disais, bon, il euh, faut, faut se rappeler que les plantes c'est de l'eau. Donc la, dé, la dessiccation d'un végétal est assez rapide et l'arrosage donc est un complément absolument indispensable et c'est vrai qu'on voit un peu dans la littérature notamment euh, de, des gens euh, très très bio, très protecteurs de l'environnement euh, qui reprochent euh, à nous les jardiniers d'être des gros consommateurs d'eau et d'être en fait souvent des utilisateurs un peu euh, comme ça, on utilise trop d'eau, etc. Est-ce que c'est vrai ça Justine Est-ce qu'on utilise trop d'eau, on engage de l'eau euh, dans les jardins Alors je dirais qu'on a tendance à gâcher de l'eau dans les jardins si on si n'a on pas un arrosage efficace. Alors que si on est préparé, entre guillemets, on a un, un arrosage assez précis, on ne gaspille pas d'eau et au contraire on apporte la quantité d'eau nécessaire à, à nos végétaux. Et donc vous, en tant qu'industriel de l'arrosage, votre rôle, enfin votre, même votre travail, c'est d'essayer justement de trouver des matériels qui permettent d'arroser les plantes sans gaspiller et Effectivement, oui. C'est euh, ce sur quoi on travaille pour, euh, pour offrir la meilleure solution, la plus efficace et la plus simple. Nicolas, c'est pareil Oui, oui c'est la même chose. Et puis c'est vrai que, on, que que ce soit la, les différentes marques que vous avez citées, il y a pas mal d'innovations chaque année dans le monde de l'arrosage et du jardin. Donc voilà, ça, ça pousse aussi à aller dans ce sens-là, d'avoir de, des, des offres simplifiées et puis à adapter un bon arrosage. Alors avant, avant de parler des, des innovations, je, on va essayer de parler un peu du, du, ouais. du basique dont hum. on a toujours besoin. Je pense quand même qu'un arrosoir, on <rire> peut, non, mais ça, ça vous fait rire, mais on ne peut pas vrai. se passer d'un arrosoir. Parce qu'en en fait, vous n'allez pas mettre toute une installation en pour simplement donner trois mmh. gouttes d'eau à un petit pot, parce que vous avez vu que la plante, tout d'un coup, elle baisse du nez. D'ailleurs, tiens, on peut donner quelques indications à nos auditeurs sur le fait de savoir à oui, quel moment... Quand il faut arroser. Voilà, arroser. Est-ce qu'il faut toucher, par exemple, la terre, pour voir est-ce que si la terre est sèche, Il faut l'arroser ou... Patrick Alors, il faut aller un peu plus loin que ça. C'est-à-dire que si vous touchez que la surface de la terre en cette saison, où vous avez quand même de la chaleur dans la journée, oui. vous avez obligatoirement que la, terre que la couche superficielle sèche. se dessèche. Donc là, ça veut... ça vous indique pas. En revanche, si vous plantez votre doigt ou un petit bâton, ça dépense comment, vous oui. mettons sur une quinzaine, vingtaine de centimètres, il y a y un truc tout sec, ouais. vous, re... vous remontez si... Il est tout sec en, en sortant, c'est que vraiment, ouais, il, la, la plante bon. a, be, a besoin d'eau. Moi, j'ai d'autres indicateurs, je vous disais au début de l'émission, de euh, vraiment les hydrangeas, donc les, les, les hortensias, mais il y a d'autres plantes hein, comme ça, qui baissent du nez, mais dès que ça manque un tout petit peu d'eau, là, dès que vous voyez ça, c'est un indicateur. Il y a un autre indicateur pour les plantes en pot et notamment pour les plantes de la maison, c'est de regarder la rigidité du feuillage. C'est-à-dire que quand vous voyez des petites ridules, c'est-à-dire donc des, des, des petites vénures de, de rien du tout qui commencent à se former en surface du feuillage, ça veut dire que la plante commence à manquer d'eau. Et notamment sur les orchidées. Moi, je vois ce, par exemple les phalaenopsis hein, que tout le monde a euh, un jour ou l'autre. Quand la plante a besoin d'eau, vous voyez la feuille qui, au lieu d'être bien lisse, bien verte, bien turgescente, bien, euh, bien claire, eh bien, elle commence à se rider légèrement. Alors... Mes invités, euh, arrosoir ou pas arrosoir <rire> Justine Forcément, nous, on recommande un, un arrosage qui ne soit pas avec un arrosoir, avec des outils adaptés. Vous ne euh... demandez pas d'arrosoir chez Gardena Non. Oh, C'est ce qu'on a, quand même. <rire> Et au slot, vous avez des Vous allez nous ra vous rattraper Nicolas, non Non, on n'a pas d'arrosoir. Oh là là, Patrick, euh, non mais franchement. Mais ils ont ouais, Mais non, mais vous savez, Patrick est old school. Il est toujours à l'arrosoir. Alors que mais là, avec, avec Gardena, Je suis pas toujours avec Oslo, qu'on passe à des trucs automatiques, électroniques, etc. Non, parce que j'utilise aussi donc, un système de base, à savoir. Un robinet avec un raccord, un tuyau et ce qu'on appelle un terminal d'arrosage. Une lance, un pistolet, et euh, voilà, ou un fusil d'arrosage. Ça, ça c'est quand même, euh, bon, c'est pas mieux que l'arrosoir d'ailleurs, c'est la forme moderne de l'arrosoir, le pistolet d'arrosage. Oui. Oui. <rire> Donc, si vous vous sourire, vous préférez largement euh, oui, en effet. Le, le tuyau, le pistolet, etc. Euh, oui, oui, puisque du coup, ça vous permet bah, déjà de ne pas avoir à transporter l'eau. Euh, puisqu'elle passe dans le tuyau directement. Oui, sauf qu'il faut dérouler le tuyau euh, chaque fois que vous en avez besoin, parce que c'est toujours un truc qui est à l'autre bout du jardin. <rire> Alors, pour ça, il existe aussi des, des dévidoires donc, euh, qui permettent un enroulage facile du tuyau et de ne pas avoir oui, un les tuyau... Oui, comme euh, les, trucs, les euh, aspirateurs, quoi, en fait. Ça fait oui, les... euh, automatique, là. On tire dessus, ça se voilà. enroule un petit peu. D'accord. Alors, tiens, j'ai un conseil à donner là-dessus, c'est qu'il faut les rentrer l'hiver. Parce que moi, j'ai fait la bêtise de les laisser dehors. Alors ça, ça tient plusieurs saisons quand même, mais vous, vous les abîmez quand même un, un petit peu. Et après, le, le mécanisme, bon, il finit Marche par s'abîmer. Oui, si vous voulez que ça dure longtemps, il vaut mieux votre dévidoir le rentrer euh, consciencieusement euh, en hiver. D'accord, Nicolas, là-dessus Oui, oui, c'est un, un conseil basique. Parce que ça évite après des, des soucis à la remise en route euh, lors de, du printemps prochain. Mmh. Oui, mais c'est quand même pas très bon marché, c'est un dévidoir automatique. Ça coûte combien environ Bah, lorsque vous êtes sur des, les plus grandes longueurs qui existent sur le marché, hein, que ce soit chez notre confrère ou nous-mêmes, vous êtes sur du, du 35 ou 40 mètres, euh, vous vous rapprochez d'un prix de 240-150 euros pris en public. Euh, oui, donc il vaut mieux en, en prendre soin quand même bah, petit Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Bon après c'est 35-40 mètres, mais si on prend hein, de 10-15 mètres, ça coûte combien Alors euh, 10-15 ou, ou 20 mètres qui est, qui est le standard, vous êtes entre, euh, entre 75 et 100 euros. Justine, on est d'accord oui, aussi oui, chez oui, Gardena, oui, là, là, là. on est dans oui. cette, oui, oui, euh, voilà. Donc, il n'y a pas de guerre des prix, vous avez vu, entre Oslock et Gardena, tout le monde est, ah, voilà. C'est-à-dire que, ah. vous savez, c'est pas, c'est pas les marques qui font la guerre des prix, c'est la distribution. La distribution, <rire> c'est sûr, c'est vrai. 7h20, messieurs dames, nous allons revenir dans un instant avec, euh, Jacqueline, qui va, euh, être avec nous, elle a un Olivier, mais elle sait pas comment l'arroser. c'est, voilà. On va, on va voir, ça dépend où il pousse, et ça dépend qu'elle agit, là. Exactement, tout dépend. Elle est dans le Cantal, là, Jacqueline. Un olivier dans le cantal, tiens, on n'avait jamais eu ça, je crois. Bon, attendez, on va en parler dans un instant. Le 32-16, rmc.fr. n'hésitez pas, on évoque l'arrosage jusqu'à 8h, à tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. Seul contre tous. Je cherche à savoir pourquoi les gens sont morts. L'histoire vraie controversée de l'homme qui a défié la NFL.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 Le week-end des experts et le jardin jusqu'à 8h avant de retrouver la maison et Christian Pessé. Christian Pessé qui va nous rejoindre un petit peu plus tôt que prévu puisque comme on évoque l'arrosage, bien sûr, il a son mot à dire sur le sujet. Euh, nous sommes avec nos invités et euh, donc euh, évidemment Justine Second, nous avons aussi Nicolas Torrent et Patrick Jacqueline qui nous attend au 3216. 16. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Bonjour Jacqueline, Bienvenue. bienvenue. Alors, je voudrais poser une question qui m'ennuie parce que j'ai acheté un olivier, mais en pot. Oui. Euh, je ne... Alors, certaines personnes me disent, il faut un litre, un litre et demi d'eau par jour. D'autres me disent, oh non, l'olivier craint l'eau. Euh, je ne sais pas que faire parce que je l'ai payé très cher dans ah. une jardinerie. Et je le rentrerai l'hiver. Mais mmh. là, je ne sais vous allez leur... pas. Vous, comment allez comment rentrer, vous allez le rentrer l'hiver où Dans une véranda Dans une véranda, d'accord. Oh, ça, va. ça va mieux. Et vous êtes bien dans le Cantal, Jacqueline Ah, je suis dans le Cantal, à Aurillac, et euh, mon olivier, il a aussi des feuilles qui jaunissent. Et ça, ça m'ennuie. Oui, alors ah. ça dépend combien il y a de feuilles qui jaunissent. Bon, euh, ça, ça peut vouloir dire qu'il manque d'eau, justement, en peau. Il faut, faut se méfier. Il y a une grosse différence de comportement des végétaux entre la pleine terre. Évidemment. Et la culture en pot. Il est bien évident que dans un pot, vous avez un volume de substrat qui est limité et qui se dessèche beaucoup plus rapidement que directement en pleine terre. Pour une autre raison, c'est que le pot étant hors sol, étant posé sur, euh, par terre ou sur une, quelque chose, il reçoit aussi les rayons du soleil. Donc, en fait, vous avez une surévaporation de l'eau qui est contenue dans le pot. Donc, Un olivier en pot, ça s'arrose. Alors, moi, j'aime pas beaucoup entendre, euh, faut un litre et demi d'eau par jour, ou quoi que ce soit. C'est pas comme ça qu'on arrose. On arrose, alors... Au oui. feeling Bah oui Parce qu'en qu oui. fait, on dit toujours, c'est quand les plantes en ont besoin. Alors, quand les plantes en ont besoin, sur un olivier, oui. euh, il, est, il, a, il a quelle taille, votre olivier Oh, il est grand, il a à peu près un mètre quand même d'hauteur. Oui. donc c'est encore un petit. C'est bon, euh, pas enfin, un alors, petit. Oui. Vous n'avez <rire> pas la même notion non, de, donc, Jacqueline, de la taille. L'important, c'est d'associer la quantité et la fréquence de l'arrosage à la température ambiante. Donc il est bien évident que lorsque vous allez avoir des températures au-dessus de 25 degrés, par exemple, entre 20 et 25 degrés, moi j'en ai aussi à l'UV en pot, moi j'arrose une fois par semaine, entre 20 et 25 degrés. Entre 25 et 28 degrés, je vais arroser deux fois par semaine environ. Et quand on, a, on atteint les 30 degrés, euh, vous pouvez arroser tous les deux jours, mais euh, pas tous les jours. Un eau olivier, ça s'arrose pas tous la les la jours. Non, non, oui. Je sais pas, euh, Justine. Oui oui oui, j'arrosais tous les jours. Non non, euh, ben là vous lui, là vous le noyez votre olivier. Oh oui, c'est dommage. Euh, ben, oui oui c'est dommage. Donc non, non donc modérez quand même un petit peu et puis surtout veillez à ce que l'eau s'évacue. Ça c'est important aussi. C'est qu'il faut pas que l'olivier soit dans un bac avec de à une réserve d'eau par exemple ou un bac non, non. étanche. Hein. Il faut vraiment que l'eau puisse puisse euh, s'éliminer. Le pot est posé sur la terre. Oui, alors moi, je ne le ferai pas non plus, ça. Je le ah. soulèverai légèrement ou je l'isolerai du sol un, un petit peu. Parce que sinon, vous avez une remontée d'humidité euh, du sol quand il, quand il pleut, etc. Et qui fait que l'olivier risque de se trouver quand même dans des conditions un peu trop humides par rapport à ce qu'il a besoin. Mais ça, euh, François a dit le mot tout à l'heure. Souvent, c'est le feeling. D'ailleurs, je vais demander à mes invités un peu qu'ils nous donnent quelques conseils ah. qu'ils veulent... Euh, promouvoir, je dirais, sur bien arroser. Allez, trois conseils pour euh, Justine et trois conseils pour Nicolas. Allez Justine, mmh. trois trucs importants pour euh, l'arrosage. Donc, euh, Tout d'abord, je pense qu'il est important d'arroser au bon moment de la journée. C'est-à-dire plutôt le matin tôt ou le soir tard, mais pas en plein milieu de journée lorsqu'il fait oui, trop chaud. Oui, pour le que choix. la plante elle bénéficie de toute l'eau et que ça ne parte pas dans, dans les nuages. En effet, exactement. <rire> euh, ensuite, il est aussi important d'arroser de, de manière constante pour que la terre est toujours une humidité euh, régulière et que euh, la plante soit maintenue correctement, qu'elle qu ait tous les jours le, la ouais, même. Alors ça, c'est plutôt valable pour les légumes ou les choses comme ça. Sur les oliviers, ils vont oui, bon. peut-être mieux laisser, euh, ou les, les lauriers roses, oui, etc. Oui, les euh... méditerranéennes, on va dire, sont des plantes qui ont l'habitude d'avoir beaucoup d'eau, et pas souvent. Donc euh, on les arrose bien, puis oui, après on ça. les laisse un peu sécher, puis après on les arrose Mais bien. Mais pendant combien de temps on peut les laisser sécher Là, par exemple, un olivier, euh, on, on parlait tout euh, à l'heure de feeling, mais... Non, mais ça dépend de la taille de la Et plante, voilà, ça, ça dépend euh, ça. si elle est en pot ou pas, ça dépend du... Mais en du moyenne, sol. ça peut être en cette période de l'année, quoi, un arrosage... Non, mais, euh... Euh, par exemple, un olivier adulte planté en pleine terre, ça tient un mois sans eau. Et voilà, c'est ça. <rire> un olivier de 1 mètre de haut, comme celui de Jacqueline, dans un pot... Euh, ça tiendra jamais un mois à 25 ou 30 degrés non. sans eau, oui. Mais une semaine, oui. Quand même. Oui, une semaine, ça peut tenir. Oui, ça oui, peut oui. tenir. Puis alors, c'est pas c'est pas parce qu'il y a trois feuilles qui jaunissent que faut la plante adhiquer, est dans, voilà. un, dans un état catastrophique. Clair. Alors un troisième conseil, chère mmh. Justine. Je dirais aussi qu'il est important d'arroser une quantité assez importante en une fois et, et de pas arroser toute la journée, tout le temps. Et il faut mieux faire une fois. Euh, Une quantité importante et répéter un autre jour que d'arroser tout le temps sans vraiment mesurer ce qu'on fait. D'accord, vous êtes d'accord oui, oui, je suis assez d'accord. Bon, sur l'histoire de, de savoir si on arrose le matin ou l'après-midi ou le soir, je dirais que ça dépend de la saison. Euh, en cette saison, on arrosera plutôt le soir parce que la plante a eu vraiment à souffrir de la chaleur dans la journée. Et le soir, ça la requinque quand même vraiment bien. Alors, on peut, si on a un arrosage automatique dont on parlera tout à l'heure, on peut arroser en deux fois. Ça, c'est bien. Euh, vous arrosez dans la nuit et vous arrosez au matin. Le problème du matin, c'est que euh, mmh. le, le matin, bah, il, tout de suite, le soleil se lève rapidement et ça pompe vit rapidement aussi l'eau, vous, donc vous risquez d'en perdre. En revanche, au printemps, vous avez intérêt à arroser plutôt dans le milieu de la matinée parce que le matin, il fait frais et donc, si vous arrosez trop tôt, bah, la plante elle est dans un coup de froid et si vous arrosez le soir si jamais la température tombe très bas dans la, dans la soirée euh, dans, ou dans la nuit, c'est pas très très bon ça pour la peluche ouais. ouais. bon. euh, Messieurs, dames, oui. il est bientôt 7h30 je sais que Nicolas meurt Mais Il va de il vous va réviser trois ses trois conseils c'est co ces euh, lui qui redémarrera après Bien sûr. vous avez remarqué, c'est sympa parce que dans cette émission arrosage on a plein de tuyaux qu'on sent dans l'arrosage <rire> et autant vous dire que là, ça tombe plutôt pas mal Bon, allez, après cette petite blague, la météo, les infos, et on est de retour sur RMC, le 32-16, ou bien jardin.rmc.fr. N'hésitez pas à nous appeler dans une minute, Christian PC nous rejoindra tout de suite. Rejoignez les experts jardins sur leur page Facebook, votre jardin sur RMC. RMC, cet été, c'est les Brésil, c'est les bonheurs RMC, diffuseur officiel des Jeux Olympiques Rio 2016.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 We'll uh -huh. C'est l'heure de la météo sur AMC, la météo de ce week-end avec Valentin Maillot. Bonjour Valentin. Bonjour François. Deux visages hein, pour le temps ce samedi, ensoleillé à l'ouest et puis toujours perturbé à l'est. Alors dans le détail, c'est sous le soleil qu'on se réveille ce matin sur les Hauts-de-France, la Normandie, l'île de France, la Bretagne, les pays de la Loire, le centre Val-de-Loire et l'Aquitaine. Un temps agréable qui va aussi nous accompagner cet après-midi. En revanche, on doit encore sortir le parapluie hein, du Grand Est à la Côte d'Azur aujourd'hui avec des averses et puis des coups de tonnerre attendus toute la journée. Des gouttes possibles aussi sur les Pyrénées uniquement ce matin par contre. Et puis le vent se renforce sur la Méditerranée ce samedi avec jusqu'à 80 km h en rafale sur le Langue d'Ancroussillon Demain ce sera encore Beau à l'Ouest et maussade à l'Est et puis il faudra attendre lundi pour voir le soleil sur une grande partie du pays. Les températures sont globalement de saison aujourd'hui. Cet après-midi 22 degrés à Brest, 23 pour Cherbourg 24 à Lyon et Biarritz 25 pour Lille et Clermont-Ferrand 26 à Strasbourg et Toulouse, 27 pour Paris, Nantes et Bordeaux Il fera 28 degrés à Perpignan, 29 à Marseille et 30 degrés pour Nîmes et Bastille La météo avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservé. C'était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 8h32 et c'est le retour de François Sorel et du week-end des experts et de Patrick Mulan, on est au cœur de ce rendez-vous jardin merci Claire on vous retrouve tout à l'heure à 8h on parle d'arrosage ce matin on vous attend 3216 jardin rmc.fr à tout de suite RMC jusqu'à 8h votre jardin Patrick Mulan, François Sorel Voilà, il est 7h33 et ce matin, dans ce rendez-vous jardin, on parle d'arrosage, Patrick, en compagnie de nos invités. Voilà. Et nous en étions restés aux petits conseils que pouvaient nous donner justement nos invités pour euh, l'arrosage. Voilà, donc voilà. on va demander à Nicolas qui a pu préparer euh, tranquillement oui. de nous donner 30 conseils, Nicolas, pour euh, arroser correctement. Oui, bah, écoutez, donc, mes, mes conseils ils sont, ils sont assez similaires euh, arroser au lever, au coucher du soleil. Ou les deux, effectivement, c'est le, le meilleur conseil. Adapter son arrosage à euh, la typologie des plantes. Hein. Ça peut être arrosé euh, beaucoup et espacer selon les plantes ou arroser plus régulièrement et de manière constante. Là, il faut, il faut vous écouter, euh, pour avoir les, les experts sur les, les différents types de plantations. Et puis le, le dernier, c'est effectivement euh, adapter son équipement aussi. Si, si vous euh, si vous voulez un arrosage automatique et, et programmer des choses euh, de manière simple, vous pouvez investir dans un système qui est en place tout au long de, du printemps et de l'été dans votre jardin. Ça vous facilite aussi les choses. Alors là, vous nous avez tendu la perche, Nicolas, parce <rire> qu'on va justement euh, essayer bon. de, de s'orienter vers cela, puisque là, on a vraiment euh, la période de vacances. On a des auditeurs, déjà on a vu ce matin, qui veulent partir quelques jours, voire quelques semaines. Il est bien évident qu'en cette saison, partir plus d'une semaine sans prévoir une automatisation d'arrosage, c'est risqué. Euh, on peut même pas le faire sur une culture en peau de balcon. Donc, il va falloir prévoir des systèmes. Donc, euh, mais, euh, à, à partir amis, de combien de jours faut-il prévoir, typiquement, voilà, ce, ce type d'arrosage vous, vous pouvez partir un week-end, Oui, moi, là, je dois partir trois jours. Là, je suis inquiet. parce que sur les plantes en pot par exemple, avec 28, 30 degrés, ça ne tient pas trois jours. D'accord. Ça, ça dépend des plantes. Oui, Bien oui. entendu, un cactus, ça tient. Mais euh, un hydrangea, pour revenir <rire> à ma plante indication, ça tiendra pas trois jours. Deux jours... Mais qu'est-ce vous... qui se passe Au bout de trois jours, il meurt ou... Ah non, non. On... Il... Enfin, il meurt. Ça dépend des plantes. Hein. Vous avez des végétaux qui ont des feuilles extrêmement tendres, etc., qui reviennent pas. Hein. Ah oui, oui. Enfin, par exemple, vous prenez un pétunia, par exemple. Un pétunia, s'il est vraiment desséché, ça va avoir du mal à revenir. Fini. Ouais. Capote. Les fuchsia en revanche, euh, voilà, ça peut faire l'aller-retour. Euh... D'accord. Oui, y a des... Mais, il y a des... En même y a des... temps, des... ça les fatigue les plantes. Oui. au potager, il faut surtout pas faire ça. C'est-à-dire qu'au potager, par exemple, si vous avez des arrosages très irréguliers, bah, vous allez récolter des légumes qui vont pas être agréables. Ils vont durcir. Parce que, par exemple, vous prenez un chou. On va prendre un chou, un chou qui est pas trop arrosé. Et eh bien, qu'est-ce qu'il fait Il se, il s'endurcit. Eh oui. De manière à ce que ses feuilles puissent Limiter l'évaporation. Oui, c'est ce, -ce non, que l'on euh, veut. en mode sécurité, quoi. Nous, on veut l'inverse, on veut des feuilles tendres, et, et sontples, etc. Et oui, oui, oui, donc, oui, oui. il doit être un peu molle et donc très arrosé. C'est comme donc, les tomates, j'imagine. Alors, si, voilà, les tomates, c'est embêtant parce que si vous ne les arrosez pas régulièrement, vous avez la maladie du cul. Enfin, la, oui, le, le, la maladie du cul noir. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, mmh, la oui. base du fruit noircit. C'est un choc physiologique qui se passe. Alors, je vais demander à mes invités, quand même, on va parler quand même de l'automatisation, la, de puisqu'on part en vacances. Quel est le moyen le plus simple bon, C'est évidemment de programmer euh, avec un petit programmateur. C'est facile ça, un programmateur Oui, en effet, le, le moyen le plus simple, c'est d'avoir un programmateur d'arrosage, un programmateur euh, une voie, puisque c'est vraiment l'installation la, la plus facile. Et, euh, Donc on, ça, on le vise sur, sur le robinet Oui, euh, il faut le connecter avec euh, bah, des raccords d'arrosage. Clairement, il est vendu avec un nez de robinet. Oui, et, et après, on va le connecter et on met oui. le Ça se et... connecte à tous les robinets, il ne faut pas acheter des adaptateurs, des trucs comme ça. Le... C'est le... assez standardisé, tout ça Ah oui, oui. Oui, oui. oui. oui. oui. oui parce qu'en général, même, il y a les, y a les, deux, y a les deux diamètres. d'accord Donc, il suffit Donc, de ne y pas mettre de souci Non, moi, ce que je trouve en général, c'est que ce n'est pas toujours bien facile à programmer. Nicolas Écoutez, oui, c est, c est, ça peut être effectivement le cas. parce qu'il y, y a des modèles avec des écrans digitaux, avec beaucoup de programmes et autres. Donc ça, ça existe et ça, ça a le mérite d'être proposé avec des multitudes de programmes pour les gens. Après, vous avez aussi des offres plus simples. Nous, On, on a choisi justement, on est un peu dans les extrêmes, on a un programmateur connecté qu'on peut piloter sur son mobile. Et puis on a des choses beaucoup plus simples... Pour les consommateurs. Ah oui, on commence à voir des choses connectées ah, comme... Euh, des... François, ça va me... rien. Non, non, non, mais c'est vrai que l'aspect connecté est, est plus pratique. C'est-à-dire que pour programmer, on, là, on a l'écran de son smartphone, on a une appli, j'imagine, c'est beaucoup plus ludique que le petit écran LCD qui est tout petit, où on va être obligé de tapoter plusieurs fois sur des petites touches, etc. Non, Nicolas Oui, oui, je... Vous avez, vous avez tout à fait raison. Après, ça, c'est dans, dans l'optique un peu, voilà, le, le haut de gamme ou des gens qui oui, aiment bien voilà. ces types-là que, que ça n'effraie pas. Et après, dans, dans l'autre extrême et dans la simplicité, nous, on a choisi de faire des des programmateurs avec des systèmes de voilà de, de molettes et de crans que vous calez pour régler votre durée d'arrosage et avec des capteurs de luminosité pour que ça se déclenche tout seul. Donc il y a, y a les deux besoins, des, des choses très très simples qui, qui marchent toutes seules et puis des choses un peu plus difficiles. Ah oui, là, là on ne règle même pas l'heure ah, d'arrosage, c'est euh, la fait nuit qui il fait les voilà, choses. C'est ça, il fait nuit, ça arrose et il fait jour, ça arrose pas. En gros, c'est oui, ça. On, on a nos, nos modèles là, qui sont sortis cette année, on a des capteurs de luminosité, Et en fait, qui se déclenche euh, au lever du soleil, au coucher du soleil. Donc, vous pouvez sélectionner soit l'un, soit l'autre, soit les deux, avec ouais. un petit système de molette qui se tourne, très simple. Et donc, en fonction de, de la période de l'année, le printemps ou l'été, ça ne se déclenche pas aux mêmes heures, parce qu'il y a ce fameux capteur qui, euh, qui travaille pour vous, en fait. C'est pratique, ouais. ça encore... En fait, finalement, c'est plutôt malin, parce que c'est à ces moments-là précis qu'il faut arroser, Patrick. Oui. Mais sinon, il y a la minuterie de base. cest que hein, je vois dans, dans, dans le catalogue Gardena, euh, vous avez simplement... Vous dites, euh, je veux 30 minutes par jour, euh, puis hop, euh, vous démarrez, puis tous les jours, ça, euh, si vous le démarrez le soir, ça va revenir tous les soirs au même, au même moment. Hein. Oui, en effet, c'est y la minuterie qui est, le, entre guillemets, le programmateur le plus simple. Sinon, ensuite, vous avez des programmateurs où il y a toujours euh, trois critères principaux qui sont la durée d'arrosage, la fréquence et euh, l'heure de départ euh, de la programmation. Et si je veux mettre plusieurs euh, arroseurs sur le même réseau Dans ce cas, il faut que vous passiez à des modèles qui sont un petit peu plus haut de gamme et euh, vous ayez un distributeur ou un sélecteur automatique pour sélectionner les voies. Vous pouvez aller jusqu'à oui, six voies. Oui, en fait, on met, on met donc, il y a oui. le robinet, on met le, le programmateur, un bout de tuyau et après on a, on va dire, un hub oui, qui va exactement. orienter de les différents tuyaux. Quoi. Et oui. ça c'est important parce que souvent dans un jardin, on a deux, on a deux parties. Le devant mmh. et le derrière. Alors, bien sûr, si on a deux robinets, on peut acheter deux oui, de programmateurs. programmateurs. C'est bon pour le commerce, mais ça coûte un peu plus cher. Mais sinon, vous pouvez aussi faire une seule installation. D'accord. Et euh, ça coûte combien, un programmateur, tiens Alors, moi, j'ai des prix là qui sont entre 28 ça coûte combien et 140 euros. On est d'accord Oui, c'est ça. Exactement. Nicolas Oui, c'est exactement ça. Les programmateurs mécaniques dont parlait Justine, ça peut être une vingtaine d'euros. Et le gros de, de l'offre est entre 40, 50, 60 euros et puis les, les plus hauts de gamme dans ce que vous avez cité. Oui, c'est exactement ça. D'accord, mais est-ce qu'on peut imaginer un petit un truc un peu futuriste où on pourrait mettre des petits capteurs dans la terre Mais et... ça, ça existe déjà. Ah d'accord. Voilà, <rire> attendez, moi je crois que c'est futuriste, et ça existe déjà, non, non, non, non. mais ça existe pour qui Pour les pros ou pour non, les particuliers non, non, aussi non non, non. non non, vous avez des sondes pluviomètres hein, par exemple. Donc vous avez une sorte de petit réservoir avec une sonde électronique qui se euh, branche sur le sur le programmateur Quand la sonde est pleine euh, est pleine d'eau, hop, ça interrompt ça, ça euh, le système d'arrosage. Voilà, c'est un truc tout tout simple, comme ça, ça c'est idéal non finalement. Ah bah quand vous avez ça, bah, vous partez en vacances tranquille. Voilà. Et ça ça coûte combien Justine Avec euh, une, une sonde Vous avez une idée ou Là pas on est sur une vingtaine d'euros euh, à peu près. Ça, vous avez plusieurs modèles. Vous avez le pluviomètre ou la sonde d'humidité. Voilà. Et euh, en effet ça permet un arrosage idéalement. Euh, Euh, programmé, puisque euh, Oui, avez... c'est quand on a besoin d'eau que ça va, voilà, part. Exactement. Moi, je vais demander à Christian qui est à côté de nous, Alors, Christian PC, et euh... juste à prendre nos bon auditeurs, bonjour. Patrick, parce que depuis tout à l'heure, je vous fais des signes, ah, vous ne me voyez pas. Oh, euh, oui nous jour, nous jour, avons des moi, auditeurs. Qui... Dans à fond. Là. Oh. Cricri, oui. bonjour, bienvenue à la ah, euh, Bonjour à tout le monde. Attention, qu parce que c'est toi qui critiques toujours tout, les programmateurs. J'en ai enfin trouvé un l'année dernière, justement, dans la marque qu'on évoquait, qui me semble tout à fait correct, je dirais, en termes de réglage, cependant, pas très il n'y a pas besoin même. de sortir de ceci bon, vous... Enfin, quand même, tous les ans, j'ai obligé de ressortir la notice pour me rappeler comment ça marche. Mais... Alors, juste un truc, ces machins là marchent à pile, en général, ah il oui. ne faut pas oublier de les changer régulièrement. Parce que, si oh, y a je je piles, crois que ça, ça, dur, ça dure un an, non, la pile Oui, environ un an. Ah non, ouais, et Généralement, vous avez un signal d'alarme qui permet de vous rappeler qu'il faut changer la pile. Roger est avec nous. Bonjour, Roger. Oui. oui, bonjour, bonjour, bonjour, messieurs. Bienvenue, Roger. Bon, Vous m'entendez bien. Ah, oui, oui. On, on vous copie 5 sur 5 Oh là là, formidable. Voilà, j'habite euh, gujan mestras Enfin, vous devez être au courant de tout ça, votre. Euh, voilà. Euh, j'habite gujan mestras C'est dans le sud-ouest, hein, gujan mestras Pour dans tous ceux qui ne oui, ce oui, pas. près d'Arcachon. De près d'Arcachon, parce que Gujan, des fois, personne ne le connaît. Alors, c'est de la Hume, enfin, je ne sais pas. Donc, euh, j'habite là, à gujan mestras et j'ai fait planter au mois d'octobre euh, des. Pour faire une haie, des Oleanus, des Abélia et des photinias. Oui. Mais j'ai un problème sur les feutignasses. Donc, euh, parce que les feuilles se ternissent, se, se, je, je commence comme si c'était l'automne, quoi, déjà. Ouais. Euh, Est-ce que c'est une question d'arrosage J'arrosais quand il a fait très chaud dans la région, là, la oui. semaine dernière. Euh, j'arrosais, j'arrosais, j'arrosais, j'arrosais les feuilles aussi. Est-ce qu'il faut arroser les feuilles Est-ce qu'il faut arroser les pieds Est-ce qu'il ne faut pas arroser les feuilles Enfin, bref, voilà. <rire> voilà. voilà vous, ce que vous voyez ah. toujours qu'en en, en période estivale, contrairement... À ce qui se dit partout, non seulement vous pouvez, mais vous devez arroser le feuillage, On notamment douche. le soir. Ben oui, quand il a fait très très chaud, les plantes ont par le feuillage ce qui se passe, ce qui s'appelle l'évapotranspiration, donc elles font comme nous, elles perdent de l'eau par le feuillage. Et donc, il est important de les doucher, de les requinquer, etc. Bon, les frottignias ont des feuilles épaisses, ont des feuilles assez coriaces, même un petit peu euh, texture de cuir. Ça, re, ça résiste très très bien à la sécheresse. L'ensemble des trois plantes que vous avez citées, donc Abelia, Fotinia et les Agnus, sont des plantes qui sont tout à fait adaptées à votre région et qui font une haie vraiment valable. Moi, ce que je ferais sur une haie comme ça, c'est je mets un tuyau microporeux. De manière à ce que vous ayez le long des pieds ce tuyau qui va suinter de l'eau. Alors c'est très économique et ça va permettre simplement à la plante de rester dans une sorte de petite moiteur qui ouais, va lui faire du bien sans consommer des quantités d'eau phénoménales. Alors je crois que quand on met un, un tuyau microporeux, il faut mettre un réducteur de pression. Aussi. Oui, vous avez une valve pour réguler euh, le, la pression à l'intérieur du tuyau. parce qu'en fait, il ne faut pas effet. que vous ah ouais. fassiez exploser votre tuyau micro-poreux. Ouais, parce que là, mais non, il mais c'est très il très il simple. Il y ça, c'est un truc valable aussi pour le potager. Tiens, ça, je voudrais redire ça aussi. Sur les potagers, oui. on a souvent des problèmes avec les herbes euh, indésirables, donc les mauvaises herbes, comme on disait dans le temps. Et si vous mettez un tuyau micro-poreux, simplement le long de votre rangée de légumes, eh bien, de côté, c'est sec, Et donc, les mauvaises herbes, elles ne se retrouvent pas dans un climat favorable pour pouvoir se développer. Alors que ouais. vos légumes, eux, ils sont en pleine forme. Ça, c'est un bon truc aussi à faire. Bon, on revient dans un instant, 8h moins de quart. Nous aurons Marie-Louise aussi, qui nous attend au 3216. 16 Elle aimerait nous parler de son oranger son du Mexique, euh, qui a du mal à pousser. Donc, elle se demande si ce n'est pas justement un problème d'arrosage. Euh, et puis le 32-16, bien évidemment, jardin-rmc.fr. On parle d'arrosage ce matin sur RMC jusqu'à 8h. À tout de suite.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 Voilà, 7h47, on part d'arrosage ce matin sur RMC dans ce week-end des experts, Jardin, avec Patrick Mielan qui est là, nos invités, et euh, aussi Christian PC qui est, Mais oui, vous ne saviez peut-être pas, euh, aussi un spécialiste du jardin. Avant de euh, poser vos questions justement à Christian, nous allons accueillir Marie-Louise, qui nous attend au 3216. Bonjour Marie-Louise. Bonjour. Bonjour Marie-Louise, bon. bienvenue. Bonjour. Je vous appelle des Pyrénées Atlantiques, près de Pau. Waouh, parfait. Super. Et j'ai acheté il y a quelques temps de cela trois mois à peu près un oranger du Mexique oui. que j'ai mis dans un grand pot dans du terreau plante méditerranéenne ce qu'on m'avait conseillé. Oui. Et il a du mal à pousser. Est-ce que c'est dû à l'arrosage ou pas Je l'arrose grosso modo une fois par semaine. Alors, bon, un oranger du Mexique donc les Ternata ce sont des, des arbustes qui sont tout à fait euh, solides. Bon, Mais il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on fait une plantation ou une transplantation, on a forcément un stress sur la plante. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que ça se mette à pousser euh, d'une manière euh, formidable tout de suite. Il faut d'abord que la plante commence à faire ses racines. C'est pourquoi on plantait dans le temps essentiellement en automne. Parce que quand on plante en automne, comme la végétation n'est pas... En plein, en plein boom, eh bien, vous avez la plante qui s'installe, qui commence à mettre bien ses racines en place, et puis lorsque le printemps arrive, là, elle peut bourgeonner tranquillement. Quand vous plantez en plein printemps, eh bien, vous vous retrouvez donc en pleine période de végétation, et la plante, elle doit aussi bien assurer l'installation de ses racines dans son nouvel environnement que sa croissance et surtout son métabolisme parce que là elle est vraiment en végétation il y a la lumière, il faut qu'elle fasse la photosynthèse etc. Donc elle a besoin de beaucoup plus d'énergie et ça la fatigue donc il est normal que la plante bon, si elle n'a pas de symptômes particuliers du genre euh, mes feuilles brunissent, se dessèchent jaunissent, tombent etc. et qu'elle est plutôt un peu stagnante bah c'est pas du tout anormal et tout va bien Justement, oui. euh, j'ai oublié de vous signaler qu'elle avait fait effectivement quelques feuilles jaunes qui sont non tombées. Mais Quelques, ça veut dire quoi euh, Je ne sais pas, une vingtaine. Ah, une vingtaine. Si, si, ouais, vin, bon, ça, ça, ça ah, encore ça. une fois, c'est le stress. La plante, elle a, elle a réagi. Si c'est des feuilles du bas, c'est sans gravité. Si une plante perd du feu, des feuilles dans la partie haute, c'est-à-dire sur les nouvelles feuilles, alors là, ça, c'est pas bon. Donc, dans votre cas, je pense qu'il faut être patient. Alors, en revanche, vous m'avez dit, j'ai planté ça dans du terreau, plantes méditerranéennes, etc. Les choisias, c'est pas des plantes à pousser vraiment dans du terreau. C'est-à-dire que vous mélangez du terreau avec du, du, de la terre de jardin quand mmh. on peut en avoir, ça, ça serait quand même un tout petit peu mieux. mieux. Euh, parce que vous avez peut-être aussi un, un, un, un sol qui est trop tourbeux. C'est souvent ça. Les terreaux, on pourrait en faire des émissions et des émissions, c'est vraiment compliqué et il n'y a pas toujours le terreau qu'il faut dans le commerce, malheureusement. Donc c'est pour ça que je pense, généralement, moi je, de mmh. je demande de mélanger des des des terres avec du terreau, avec du sable et tout ça de toute façon on va avoir quelque chose d'un tout petit peu plus équilibré souvent. Bon, Patrick, si on écoutait Christian quand même, qui a quelques conseils à nous donner concernant l'arrosage, Christian. Bah, moi ce, ce que je voudrais vous dire c'est que mon le, le nec Plus Ultra, c'est quand même l'arrosage enterré si on peut le si on peut le faire. Euh, c'est quand même à, à partir, je dirais <rire> de allez, on va dire de 3 400 mètres euh, carrés, ça vaut le coup d'avoir un arrosage enterré surtout pour la pelouse euh, oui. puisque là on va avoir une une répartition de l'eau tout à fait harmonieuse. On va avoir donc des arroseurs dont certains vont pouvoir, des tuyères dont certains vont pouvoir disparaître, rentrer dans rentrer dans le sol. Mais c'est un gros boulot, c'est un boulot véritablement euh, quand même euh, souvent de professionnel. Mais euh, oui, mais qu'on fait qu'une fois qu'après Euh, on a presque intérêt, on a presque intérêt à se louer à ce moment-là une micro-pelteuse, parce qu'il faut quand même faire des tranchées. Une trancheuse tranche... à godets. Une Alors, le problème, c'est ça. C'est qu'en fin de compte, on n'a pas besoin de tranchées très larges. Et donc, les, les, les, godets, font des tranchées larges. Alors là, souvent, on n'a besoin que d'une tranchée de, alors, alors y quand y une tranchée à c'est une sorte de, on dirait une tronçonneuse oui, qui, qui creuse ça, le voilà. sol. Et ça, ça fait et, pas large. Il faut juste l'espace pour tuyau. Un peu plus qu'une quinzaine de centimètres, mais une trentaine de, met une trentaine de centimètres de profondeur. De profondeur avec, ouais. avec on, on va mettre en dessous un lit de sable ou de, de petits graviers. Et ça, il faut va... mettre tous les combien Tous les combien, quoi, Tout, quoi. Bah, On ne met qu'un tuyau, c'est ça autour. de ah bah, on, on va en mettre... Non, euh, ça on, ça on, dépend de la partir, complexité après. de votre, voilà. votre jardin. Que moi, je suis d'accord avec Christian quand on se limite à la pelouse. L'arrosage automatique intégré est extrêmement complexe à gérer quand vous avez un jardin, par exemple, comme le mien, où on a des végétaux partout. Pourquoi Parce que quand vous l'installez, les végétaux, mettons, vous avez des arbustes ils font 30 et cm après, de haut, ils vont pousser. Après, ils, f... ils vont pousser et du coup, le... vous êtes obligé chaque année de changer eh oui, l'emplacement de, de vos arbustes. Donc effectivement, les tuyeurs enterrés, ça c'est super, dans les pelouses ou dans les zones qui peuvent être dégagés ouais. si vous pouvez mettre dans une allée, etc. Mais dès que vous avez une plante qui se met devant votre tuyère, ben vous arrosez plus, euh, vous, enfin vous arrosez, si, sur le, le local. Donc on est toujours en train de, de déplacer, et c'est pas forcément toujours valable. D'où l'intérêt de ce qu'on disait précédemment, dans un petit jardin d'amateur mmh. d'avoir un programmateur, un tuyau, avec un arroseur, ou des arroseurs, Qu'on peut déplacer et mettre à l'emplacement idéal en fonction de ses besoins. Et d'autant que dans un véritable arrosage enterré de, de pro, je veux dire, là, ce sont euh, on n'a pas, on va avoir une programmation centralisée, mais qui va commander des électrovannes au niveau des au niveau des arroseurs. Et donc ça, c'est assez c'est assez complexe, mais mmh. ça permet évidemment un, un un réglage très fin, je dirais, de, de l'arrosage. Je voudrais aussi insister sur le fait, moi, c'est que ça coûte quand même de l'eau, puisqu'on on va faire tout à l'heure une émission mmh. sur l'eau. Il euh, faut quand même savoir que ça a un coût aussi un arrosage un, un arrosage de de pelouse euh, avec euh, avec une centralisation alors on on dira quoi, de toute façon ouais c'est c'est vrai Tout je vois pas, avec, je euh, vois, euh, vois Patrick très... fait ouais oui de toute façon hein, quand, on quand on arrose <rire> quand on arrose ça dépend oui mais euh, attention c'est que euh, quand on quand on arrose manuellement ou avec un un petit programmateur qui fait des toutes petites plages eh bien euh, fatalement on arrose moins Qu'avec un qu'avec un, un un système d'arrosage enterré où là on va voir euh, programmé euh, pratiquement alors euh, alors évidemment il peut y avoir des des des, des pluviomètres qui permettent d'affiner mmh. la consommation mais moi je vois quand même quand on se promène hein, et qu'on passe à côté d'un golf hein, et qu'on voit la débauche d'eau euh, pour arriver à avoir une pelouse de, une pelouse oui, de un qualité golf, un golf, euh, voilà. oui c'est vrai que là c'est différent mais, mais, mais on n'arrive on... pas on on ne sait pas combien ça nous coûte d'arroser un jardin, ça, par exemple, moi, tous peux, les ans Moi, je peux vous dire que, par exemple, un, un, un jardin de 400 mètres eh carrés, ça coûte à peu près 450 à 500 euros d'eau par an. Voilà. Donc, c'est quand même... En ah, gros. Oui. Voilà. Oui, S'il si, s'agit de pelouse, oui. Oui, de pelouse. En fait. Oui, oui c'est oui, ce que je parlais. La pelouse. Alors, après, bon, euh, pour ce qui est de, de l'arrosage des légumes, ça, je n'ai pas... Alors, moi, j'avais juste les... une petite question pratique. Quand on arrose, euh, Patrick... Où est-ce qu'on doit arroser Est-ce que c'est sur le tronc, si par exemple c'est sur un pot <rire> Ou est-ce qu'on peut arroser en périphérie euh, Ou alors finalement la plante s'en fout alors, on va. Il... va ah euh... non, non, La plante s'en fout pas, parce qu'il faut considérer que le système racinaire, son volume est à peu près similaire à la partie aérienne d'un végétal. Donc c'est sûr que quand vous avez une, une pensée ou, ou une impatience, vous arrosez au pied et ça va bon. très très bien. Oui. Arroser aussi, mais... Dès qu'on commence à être sur un arbuste, l'idéal c'est d'arroser une, dans une cuvette. Alors ça aussi on ne l'a pas dit, mais le fait de faire une cuvette d'arrosage, ça va vous concentrer l'eau sur la plante plutôt que d'aller partout. Donc une cuvette c'est quoi C'est de creuser légèrement le sol et de ramener de la terre tout autour à l'aplomb à peu près de la ramure. Et là, vous allez concentrer votre arrosage. Vous mettez toute l'eau à cet endroit-là et là, la plante allait bien. Après, sur, on ne va pas arroser les arbres, honnêtement, ça ne sert à rien dans un jardin. Mais tout ce qui est arbuste, oui, il faut arroser. Puis ça dépend du type d'arbuste. Par exemple, si vous avez des plantes méditerranéennes, un laurier rose, ça tient une semaine sans arrosage en plein cagnard. Si vous avez à l'inverse un rhododendron ou un camélia, qui sont des plantes de de montagnes, qui sont des plantes de, de zone un peu fraîche et humide oui. ben, il faut les arroser en ce moment, nous on les arrose tous les soirs ou tous les deux soirs, mmh. donc ça c'est une question euh, comme ça, euh, je voulais demander à Nicolas est, euh, au niveau de, vous, de ce qu'a dit euh, Christian, est-ce que l'arrosage la, automatique c'est quelque chose que vous proposez vous Alors nous on ne propose pas d'arrosage euh, enterré Effectivement, c'est des, des systèmes peut-être plus professionnels. En tout cas, ce n'est pas dans notre portefeuille d'offres. Par contre, des, des systèmes qui sont donc sur le, sur le sol avec des réseaux de, de petits tuyaux et, et, et d'encore plus petits pour, le, pour les plantes ou les fleurs. Effectivement, on a, on a des gammes qui se raccordent à des, à des programmateurs, tout ce que l'on a illustré avant. Et que l'on a essayé de faire de, de manière beaucoup plus simple, effectivement, euh, hmm. pour les consommateurs. Ah, c'est vrai que le goutte à goutte, on n'a pas euh, eu le temps de, de l'évoquer. Oui. Ça sera une autre. On pourrait presque faire une émission sur le goutte à goutte parce que c'est vraiment, c'est fin et c'est certainement la voie la plus intéressante aujourd'hui, notamment sur les balcons ou dans les petits jardins amateurs quand ils sont complexes. On aura l'occasion d'en parler au millimètre. C'est bien voilà. connu que la, la goutte pieds, euh, c est, c est, au pied. c'est Au pied, <rire> c'est pas au nez. La, la, la goutte au nez. Ça c'est pas terrible merci beaucoup. Merci. merci Nicolas, merci Justine. Merci. merci. La et... à toutes les jardinières et à ma petite jardinière, bien sûr. Et bel été, hein, Patrick. Oui, On ah se oui, retrouvera, vrai, et évidemment, à la rentrée. Peut-être que je viendrai vous saluer pendant la suite. Très volontiers pour le, oui, pour <rire> le Grand Roche. Et dans un instant, après la météo et les infos, ce sera la maison et vos questions. Maison au 32 16, à tout de suite. Retrouvez votre jardin en podcast sur rmc.fr Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô, patron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 C'est l'heure de la météo des plages C'est avec Valentin Maillot. Bonjour Valentin. Bonjour François, bonjour à tous et quelle belle journée hein, globalement pour profiter de la plage ce samedi. Sauf peut-être en Méditerranée, sur la côte d'Azur, particulièrement avec un ciel nuageux qui amènera des averses et peut-être même des coups de tonnerre comme à Nice ou à Marseille. Plus de soleil par contre sur le Languedoc-Roussillon, Il fera 28 degrés sur le sable canet pour 22 dans l'eau, mais pas mal de vent avec des pointes jusqu'à 70 km heure. Encore ce sera vraiment très agréable de se baigner aujourd'hui jusqu'à euh, 25 degrés dans l'eau à Porto Vecchio et 33 sur la Serviette. Prudence tout de même avec un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 them.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 kommt mit pistole